وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد حياكم الله جميعا on se voit du samedi 4 rabi al 1431 de Ce qui correspond inchallah taala avec le 20 mars 2010 d'après le calendrier chrétien nous sommes inchallah taala toujours avec le le, le livre qui s'appelle les fondements de la foi À la lumière du Coran et de la Sunna authentique de l'éminence savant Sheikh Ibn Othaymin, Ali rahmatoullah. Nous sommes inchallah ta'ala dans le troisième cours, nest Nous avons déjà parlé de la de la religion islamique, c'était quoi Des piliers de l'Islam, des bases de la croyance islamique. Une euh, aujourd'hui, euh On a commencé à parler de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le trio et On a montré que la foi en Allah Comprenez quatre points Quatre points essentiels Croire en l'existence d'Allah Deux, croire en sa seigneurie 3 croire en sa divinité Et quatrièmement Croire en ses noms Et en ses attributs Nous sommes toujours à Au premièrement c'est à dire Croire en l'existence d'Allah Le Très Haut Et Ce, ce petit chapitre disant croire en existence d'Allah, nous avons dit que son existence était prouvée par le sens inné, par la la raison et par les textes religieux et par les sens. Les sens. Nous avons parlé des preuves de, de l'existence d'Allah par le sens inné. Nous avons aussi parlé des preuves de l'existence d'Allah de de par la raison. Aujourd'hui, on va parler des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala de par des textes religieux et de par le raisonnement, <coughs> euh, de par les sens, incha'Allah ta'ala. Donc, <coughs> troisième mot, la C. C. Hein? Les preuves de son existence par les textes religieux. Les preuves de son existence par les textes religieux. Muslim, est-ce qu'il n'y a pas de coupure pour l'instant, incha'Allah ta'ala Sinon, on va voir comment se débrouiller sur l'inspec, sur l'inspec, na'am, ou l'un, la sur l'autre. Alhamdoulilah. Bismillah ar-Rahim, wa salat wa salam, ala sharaf al-mursalim. Les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala existe par les textes religieux. En fait, tous les livres révélés proclament l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les livres que Allah subhanahu ta'ala fait descendre renferment des lois convenables et bénéfiques pour la société prouvant ainsi prouvant ainsi qu'elles émanent d'un seigneur sage sage et savant quant à ce qui convient à ces créatures de plus ils ont tous rapporté c'est à dire ces livres des informations sur l'univers qui sont aujourd'hui authentifiées par la science et qui encore une fois prouvent leur provenance d'un seigneur capable d'exécuter ce dont il a informé. Bien sûr, j'ouvre une parenthèse pour dire bien que euh, les informations qu'on a de nos jours sur l'univers, même si on a fait beaucoup, beaucoup de fraude, bien sûr, ce n'est rien comparé à les choses qu'on ne connaît pas. Comparé à ce qui est caché et à ce, qui a, à ce qui va être découvert dans mille années si on va vivre là, 10 000 ou là, 1 milliard d'années, bien sûr, ce n'est rien Non, rien de rien comme on dit. Non. Alors D, les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala par, par les sens. Alors elle se remarque d'une part, part par le fait que nous entendons et nous constatons que les invocations et les appels de détresse des nécessiteux sont exaucés. Et cela prouve irréfutablement l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui répond aux invocations de ceux qui l'implore D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala a dit Dans surat al-Anbiya verset 76 Surat les prophètes verset 76 Il a dit Et nous C'est à dire nous Et nous Quand auparavant il fit son appel Nous l'exossâmes Et nous le sauvâmes ainsi que sa famille De la, de la grande angoisse non. Et nous Quand auparavant il fit son appel Alors qu'est-ce qu'on a fait Nous l'exauçâmes Nous l'exauçâmes et nous le sauvons Ainsi que sa famille de la grande angoisse Regardez comment l'Ospana wa Ta'ala A exaucé l'invocation de nous Et il a dit aussi Sorte l'enfel, le butin Verset numéro 9, il a dit Et rappelez-vous le moment Et rappelez-vous le moment Où vous imploriez le secours De votre Seigneur Et qu'il vous exauça aussitôt et qu'il vous exauça aussitôt. Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur. Et qu'il vous exauça aussitôt. Et dans le hadith rapporté par Anas. Hadith authentique bien sûr qui se trouve dans le Bukhari et d'autres livres. Il est cité que la sécheresse la sévit dans le pays. Et la terre devint aride. Alors un bedouin entra dans la mosquée alors que le messager Ali (pssl) prêchait le discours le sermon du vendredi sur le minbar la chair. Alors ce bédouin fit face au prophète salam, et dit Ô oh envoyé d'Allah les biens sont anéantis et les familles sont affamées invoque Allah pour nous afin qu'il pleuve C'est-à-dire au oh messager d'Allah c'est-à-dire là la, la situation est vraiment critique question sécheresse, il n'y a vraiment pas d'eau, au point où les biens, c'est-à-dire les plantes, etc., le blé, etc., il n'y a plus rien, non, et les familles sont affamées. Alors, invoque Allah, pour nous qu'il pleuve, alors que le prophète était où et Sur le mimbar. Donc c'est là une preuve que quoi Qu'on peut parler avec le qui On peut parler avec l'imam quand il est sur le mimbar. À condition de quoi À condition que ça soit pas une chose personnelle ce n'est pas quelqu'un qui va arrêter quelqu'un sur le minbar pour lui dire par exemple j'ai besoin d'argent et des mois ou là je veux acheter telle chose ou là mais si c'est quelque chose de commun de dire par exemple la rasoulallah toi le savon là voilà quelque <y> chose qui a rapport avec la alors wallahi de allah le va ses mains, et invoquant Allah wa trois fois en disant Oh Allah, accorde-nous la pluie. Oh Allah, accorde-nous la pluie. Oh Allah, accorde-nous la pluie. Alors le rapporteur dit le ciel était clair sans trace de nuages. Soudain, soudain apparurent des nuages tels des montagnes. Puis, il ne fut pas encore Yani le messager Il fut pas encore descendu de sa chair que je vis la pluie s'écouler sur sa barbe. Wa Par Allah dit nous ne vîmes pas le soleil six jours de suite. Allah akbar. akbar. Les do'as du prophète. Wa il lève les mains. Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Le ciel est bleu. Il yani est pur. Et il ne descend pas encore ses mains que quoi que des montagnes de nuages Viennent au-dessus de, de sa tête Sallallahu alayhi wa sallam Il n'a pas encore descendu ses mains Que la pluie déjà A commencé non seulement à couler Mais subhanallah ta'ala Que sa barbe Sa barbe a été mouillée Sallallahu alayhi wa sallam Et par Allah dit Nous ne vîmes pas le soleil Six jours de suite Six jours de suite La, la pluie n'a pas cessé De quoi De... Euh, de, de, de couler ou là, de descendre n'a pas cessé de pleuvoir pendant six jours alors le vendredi suivant le même bédouin ou un autre rentra par la, par la même porte et le prophète était toujours debout sur son, son mimbar faisant un serment alors le bédouin se présenta devant lui et dit ô envoyé d'Allah les maisons sont détruites et les biens sont inondés c'est à dire les champs Invoque donc Allah pour nous C'est-à-dire pour que la pluie cesse de tomber Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam Leva les mains et dit Oh Allah Autour de nous et non sur nous C'est-à-dire Oh Allah Fait tomber la pluie autour de nous Et non sur nous Seigneur fais tomber la pluie sur les collines Les montagnes et là où poussent les arbres Aussitôt dit Anas Il s'arrêta de pleuvoir sur la, Sur les habitations et les champs Hadith authentique rapporté par al-Bukhari. On prend quoi aussi de ce hadith Pour nous les, les musulmans, qu'est-ce qu'on prend On prend que, donc il y a une salate qui s'appelle quoi Salate l-Istisqa. La salate du fait de demander à Allah de faire tomber la pluie. Et cette salate l-Istisqa, comme elle peut faire spécialement n'importe quel jour, elle peut se faire le vendredi quand le imam est sur le mimbar. Quand le imam... Et sur le Mimbar, il fait des doigts. S'il fait des doigts sur la pluie, il a fait Salat al-Istisqa. Et on prend aussi quoi On prend que, donc, il y a aussi ce qu'on appelle Salat al-Istisqa. Il y a aussi ce qu'on appelle la prière de demander au Seigneur de faire arrêter la pluie de tomber. Quand est-ce quoi quand, quand la pluie n'arrête pas de tomber et qu'elle fait des inondations, et qu'elle fait des ravages, surtout dans les, dans les campagnes, même dans les villes, vous voyez ce qu'elle fait de de, de temps, dans les villes nam, donc il est permis ou, il a, ou alors il est de la sunna que l'imam, yani avec les les, les adeptes qu'est-ce qu'ils font yani Ils font la prière de, de demander à Allah d'arrêter de faire tomber la pluie comme l'a fait le prophète Shikhi bin Ghoutaim dit, jusqu'à nos jours nous constatons qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond aux appels des gens qui l'implorent avec sincérité et remplissent les conditions d'acceptation des invocations d'autre part par les signes des prophètes que constituent les miracles auxquels les gens sont assistés auxquels les gens ont assisté ces miracles prouvent catégoriquement l'existence d'un envoyeur de prophètes qui n'est autre qu'Allah subhanahu n'am les signes et les miracles des prophètes. Ça prouve quoi Ça prouve donc que celui qui les a envoyés hein, existe vraiment. Et c'est qui C'est Allah. Wa en effet, ces signes qui sont des manifestations qui sortent du commun sont suscités par Allah afin de soutenir et de secourir ces messagers. Parmi ces miracles, on va citer le miracle de Moussa, Moïse quand Allah Ta'ala lui ordonna de frapper la mer de son bâton, et celle-ci se divisa en douze voies séparées par des montagnes d'eau. Allah Ta'ala a dit à ce sujet, surat al-shura, surat al-shura, les poètes, verset 63, il a dit, alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fondit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Alors nous révélons à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fond, alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Hein? Demandez si vous connaissez dans le monde, s'il y a un sorcier, le plus grand sorcier qui puisse exister, hein, qui puisse fondre alors la mer. On va lui donner un bâton, ou bien qu'il ramène un bâton de lui. On lui dit, frappe la mer, et demande-lui qu'elle se fonde, afin que les gens puissent traverser, par exemple, la manche traversé de l'Angleterre vers la France vient rapporter un bâton et frappe, on va voir si tu peux faire ça nam et comme un autre miracle le signe de Isa qu'ils appellent Jésus lorsqu'il donnait vie aux morts et les sortait de leur tombeau avec la permission d'Allah Allah a dit à ce propos surat Ali Imran surat la famille d'Imran verset numéro 49 Il dit « Et je »« Je » c'est-à-dire « et Issa Jésus »« Et je et je guéris l'aveugle nez »« Et je guéris l'aveugle nez »« Et le lépreux »« Et je ressuscite les morts »« Par la permission d'Allah » Je répète « Et je guéris l'aveugle nez »« Et le lépreux »« Et je ressuscite les morts »« Par la permission d'Allah » Donc vous voyez « Même lui <coughs> » même et même lui et yani, il quoi il euh, il reconnaît que ce qu'il fait ce qu'il fait c'est quoi c'est par la permission d'allah il a bien dit et je ré les morts par la permission de par la permission d'allah donc c'est pas moi qui fais cela j'ouvre une petite parenthèse pour dire à muslime de se suffire un sha euh, à ce qui a témoin seulement avec le das de ne pas ajouter d'autres versets pour que les gens restent concentrés sur ce que je dis inshallah taala wa il a dit aussi il a dit aussi sourate al maida verset 110 il a dit aussi sourate al maida verset 110 et par ma permission et par c'est allah taala qui dit et par ma permission tu, tu toi toi c'est dire Issa toi Jésus tu faisais revivre les morts et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Et comme dernier exemple de miracle, le signe de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Non, il, avait, il avait beaucoup beaucoup de signes plus que tous ceux qui l'ont précédé. On va citer entre autres quoi Le signe, son signe, lorsque la tribu de Qoreish, c'est-à-dire ses ennemis mécréants, n'aime Lorsque la tribu de ses ennemis mécréants demanda demanda elle demanda un signe. Alors le prophète qu'est-ce qu'il fit Il fit un signe comme ça, avec sa main, en direction de la lune. Et celle-ci se divisa en deux parties. Subhanallah. Une moitié du côté de Safa, une moitié du côté de Al-Marwa. Naam. Allah Ta'ala dit à ce sujet, Surat Al-Qamar, la lune. Verset 1-2 verset 1-2 il a dit leur approche et la lune s'est fondue et s'ils voient un signe c'est à dire un miracle ils s'en détournent et disent c'est une magie persistante subhanallah l'adem vous voyez il demande il demande qu'il leur montre un signe maintenant quand il leur montre le signe et il fait comme ça un geste il fait un geste à la lune elle se divise en deux elle se divise en deux et ils voient bien que c'est une chose véridique qu'ils ne peuvent pas nier. Des milliers de, de, de gens ont vu ça. Tous ceux qui ont levé leurs yeux vers le ciel ont vu ce signe. Alors qu'est-ce qu'ils disent Ils s'en détournent et disent c'est une magie persistance Celui-là ce n'est qu'un magicien qu'un sorcier. Tous ces signes visibles avec lesquels Allah Ta'ala a soutenu, a donné la victoire à ces messagers sont des preuves indiscutables de l'existence d'Allah Azzawajal. Donc tout ça c'était quoi C'était premièrement c'était premièrement croire en existence d'Allah Maintenant, deuxièmement Croire en la seigneurie d'Allah Car on avait dit que Pour croire en Allah il faut quatre choses Pour croire en Allah il faut quatre choses Croire en son existence Croire en sa seigneurie Croire en sa divinité Et croire en ses noms et en ses attributs C'est pourquoi ça ne suffit pas par exemple de dire Je crois en Allah. Non, je crois en Allah. Et après, est-ce que خلاص tu as assuré ta place dans le paradis خلاص tu es préservé de l'enfer, le fait de croire en Allah. Mais est-ce que tu crois en sa seigneurie Est-ce tu crois en sa divinité Est-ce tu crois en ses noms, en ses prénoms Peut-être il ne va rien connaître de ces choses. Il dit seulement je crois qu'il il y, y a un dieu qui existe. Ça ça suffit pas. Ça suffit pas. Non. Donc deuxièmement, c'est croire en la seigneurie d'Allah. C'est-à-dire, croire qu'il est lui seul le Seigneur, il n'a aucun associé, il n'a besoin d'aucune aide extérieure. En effet, le Seigneur, c'est celui qui possède la création, le royaume et le pouvoir de décision. Donc, il n'y a de créateur, de possesseur ou de donneur d'ordre que lui, Azzaudjan. Il a dit, dans surat al-A'raf, verset 54, il a dit, certes, la création et le pouvoir de décision n'appartiennent qu'à lui certes la création et le pouvoir de décision n'appartiennent qu'à lui il a dit aussi dans sourate fatir versé numéro 13 sourate fatir versé numéro 13 il a dit tel est allah votre seigneur à lui appartient la royauté tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas ne sont ne sont même pas maîtres Il ne possède même pas la pellicule d'un noyau, noyau de date. Et il n'existe personne qui ait, ait renie la Seigneurie d'Allah, hormis l'orgueilleux qui, au fond de lui-même, ne croit pas ce qu'il dit. Ce fut d'ailleurs le cas de Pharaon qu'on va citer. Donc ici, on va citer le verset Nasi'at. Le verset naziat, Sur 79, verset 24. Taïeb, euh, qu'est-ce qu'on va citer dans ce verset On va citer que il n'y a aucune personne, aucun être humain qui ne croit pas en la Seigneurie d'Allah. Même si quoi Il ne veut pas le montrer ou il le cache. Il le cache aux gens ou alors il veut le cacher à lui-même. c'est pas possible. Non. Tous parlent avec n'importe qui, même celui qui a athée. Celui qui il dit je ne crois en rien ni en Allah ni... Non... Mais quand il se trouve vraiment dans des difficultés, vraiment, vraiment, c'est grave, qu'est-ce qu'il fait Il commence à lever les mains vers, vers, vers le ciel et à dire, des moi il sent qu'il y a quelque chose qui, qui commande. Naam. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, Allah. Et lui, bien sûr, il sait pas ce que c'est, mais il reconnaît qu'il y a quelque chose de plus fort. Naam. Je disais, ce que je veux dire ici, c'est quoi C'est que le fait de croire en la seigneurie, en la seigneurie, ne te fait pas rentrer en islam. Pourquoi Car tous les kuffars, par exemple, autant du prophète, wa sallam, croyaient en la Seigneurie. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Et si tu leur demandes, ya Muhammad, tu demandes, Jah, aux kuffars, tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre Ils vont dire à Allah. Et malgré cela, ils vont entrer éternellement en enfer. Pourtant, ils reconnaissent que c'est lui le Seigneur. Vous avez compris dans d'autres dans un autre verset ils reconnaissent même qu'il a certains noms wala insa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna khalaqahum khalaqahum as-sami' al-alim ou donc il lui cite même des, des noms qui connaissent de lui et malgré cela ça ça ne les aide, les aidera pas à rentrer en islam pourquoi car croiront la seigneurie comme je viens de le citer tout le monde croit qu'il y a un seigneur il y et qu'il y a quelqu'un qui commande cet univers. Même s'il ne veut pas le dire comme ça devant tout le monde. Mais le plus important, c'est de croire en la divinité, c'est-à-dire l'adorer. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. El Mohem. Euh, <coughs> D'ailleurs, ce fut le cas de Pharaon. Lorsqu'il a dit à son peuple, il leur a dit, « Je suis votre seigneur, le Très-Haut. » Ou encore, il leur a dit, « on oh, notable, on oh, notable. » je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. » Sur le Thalassas 38. Mais les paroles de Pharaon n'étaient en aucun cas basées sur une réelle conviction. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit de lui, il a dit, « Et lorsque nos signes, c'est-à-dire les miracles de Moussa, de Moïse, leur parvère, leur parvère, clair et explicite, qu'est-ce qu'ils dit Ils disent, dire? c'est là une sorcellerie évidente. » Vous avez remarqué qu'Allah Ta'ala a dit quoi lorsque nos signes leur par vers c'est-à-dire à, à, à au pharaon et à Sa clique clair et explicite donc ils étaient clairs les signes et explicites n'a pour dire que il y avait le subhanahu wa ta'ala mais qu'est-ce qu'il dit eux c'est une sorcellerie évidente et Allah Ta'ala dit dans un autre verset sourate les fourmis 13, 4 verset 13 4 qu'est-ce qu'il a dit Et il les nièrent, c'est-à-dire les, les, les versets et les miracles, et les signes. il les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Subhanallah l'adam. Regardez. Firaoun lui-même, le pharaon lui-même, dans son fort intérieur, c'est-à-dire entre lui et son nefs, lui, il était convaincu qu'il y avait un seigneur qui avait créé l'année yani, tout cet universia et qu'il fallait adorer bien sûr mais il l'a quoi et yani, il n'a pas voulu le reconnaître il n'a pas voulu le reconnaître je répète le verset il l'a dit et il les ni injustement et orgueusement tandis qu'en eux mêmes ils y croyaient avec certitude le verset est très clair tandis qu'en eux mêmes ils y croyaient avec certitude d'ailleurs mousalam Moïse a dit à pharaon qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit sort isra verser son il lui a dit tu sais fort bien que ces miracles seul le seigneur des cieux de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes ensuite la terre a dit et certes pharaon euh, mousa dit et certes pharaon je suis persuadé de ta perte Donc, Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit Tu sais fort bien, ô toi Pharaon, tu sais fort bien que ces choses, c'est-à-dire les miracles, hein, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre, comme autant de preuves illuminantes. Donc, Moïse savait, Moïse savait que Pharaon savait, Moïse savait que Pharaon savait. C'est pourquoi, c'est pourquoi, dans le passé, les associateurs attesté de la Seigneur et d'Allah malgré leur association. Malgré leur association dans son adoration. D'ailleurs, le verset, il la clair, sortent sort les croyants, verset 84-89. Écoutez bien ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Allah ta'ala dit, c'est-à-dire toi, Mohamed, dis, dis-leur, à qui appartient la terre et ceux qui y sont. La terre et les créatures qui sont sur la terre Si vous savez Ils diront à Allah. Allah Alors dis Ne vous souvenez-vous pas donc, Ne vous souvenez-vous souvenez donc pas Non Dis Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône Sublime Ils diront ils appartiennent à Allah Dis Ne le craignez-vous donc pas Dis Qui détient dans sa main La royauté absolue de toutes choses et qui protège, et n'a pas besoin d'être protégé. Dites-le si vous le savez. Ils diront Allah. Dis, comment donc se il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui Donc vous avez remarqué que quoi Qu'ils savent. Subhanallah. Regardez du début, début. à qui appartient la terre et les cieux Ils diront Allah. Réponse, ne vous souvenez-vous pas donc hein? Dis, qui est le seigneur des sept cieux et le seigneur du trône ils diront, il appartient à Allah. Ensuite, dit, qui détient dans sa main la royauté absolue, toute chose, et qui protège, il n'a pas besoin de protéger. Ils diront à Allah. Subhanallah l'adim. Al Mais, le plus important dans cela, c'est quoi C'est les réponses d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit, par exemple, lorsqu'ils diront Allah, dit, ne vous souvenez-vous donc pas. Et lorsqu'il diront aussi Allah, dit, ne craignez-vous donc pas. Hein celui là puisqu'on est tu le crains pas pourquoi tu l'adores pas dis aussi là dis euh ils diront la dis comment se fait-il que vous ne soyez pas que vous soyez en sorcellerie est-ce que c'est est, est-ce est -ce que c'est normal que quelqu'un reconnaisse ces choses-là ensuite dit que c'est de la sorcellerie allez ça tient pas de vous ça tient pas de vos noms طيب Ensuite, il y a beaucoup aussi, il y d'autres euh, versets, c'est la peine de les citer ici, tous, incha'Allah, ta'ala. On va parler maintenant, trois, deux, de, du fait de croire en la divinité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On, on avait dit qu'il y a quatre choses. Il faut croire en son existence, croire en sa seigneurie, croire en sa divinité, croire en ses, en ses noms et en ses attributs, ta'ala. Maintenant, on a terminé avec croire en sa seigneurie. Croire que c'est Allah Ta'ala le Seigneur. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui prend la vie, c'est lui qui nous fait tomber malade, c'est lui qui nous donne des biens. C'est lui qui... En un mot, en une phrase, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère tout ce qu'il a créé. C'est lui qui gère ce monde, c'est lui qui dirige ce monde. C'est lui qui dirige ce monde. Donc ça, c'est croire en quoi croire en la Seigneurie, que c'est lui le Seigneur, c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Mais le plus important ici, c'est de savoir que quoi Que ça ne suffit pas pour entrer dans l'Islam. Ça ne suffit pas pour entrer dans l'Islam. Mais il faut quoi encore Il faut croire en la divinité d'Allah Ta'ala. Ta Maintenant, c'est quoi la divinité d'Allah Ta'ala C'est-à-dire croire, croire qu'Allah Ta'ala et le seul dieu véritable qui mérite qui mérite d'être adoré et croire qu'il n'a aucun associé d'ailleurs le terme dieu en arabe ilah signifie l'adorer celui qu'on adore avec amour et grandeur d'ailleurs allah a dit dans le coran sourate al-baqara verset 163 il a dit et votre divinité est une divinité unique Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je répète, et votre divinité, et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a dit aussi, Allah atteste, et aussi les anges et les gens de la science, les savants, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Amen. Le mainteneur de la justice Point de divinité par lui Le puissant, le sage Verset 18 Allah Ta'ala dit aussi C'est ainsi qu'Allah Est lui le vrai adoré Alors que ce qu'ils invoquent En dehors de lui est le faux Et certes Allah est le sublime Et le grand Il a dit aussi Ce ne sont que des noms que vous avez inventés Vous et vos ancêtres Vous et vos ancêtres Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet non Taïeb, euh, donc croire en sa divinité c'est quoi c'est croire que il n'y a aucun Dieu qui mérite d'être adoré à part lui Allah subhanahu wa ta'ala exalté, exalté soit-il pourquoi on a dit tout à l'heure que ça ne suffit pas que tu dises je reconnais et je crois et j'atteste que, par exemple, ce monde a un créateur. Pourquoi Parce que les coffins, les mécréants aussi, ont attesté cela. Ils ont dit que on reconnaît que ce, ce cet univers a un créateur. Mais, ils n'ont pas voulu l'adorer. Ou alors, ils l'ont adoré en faisant des associations. Du shirk. Alors que Allah Ta'ala voudrait que tu reconnaisses que c'est lui, le Seigneur, ensuite que Tu lui va le culte exclusivement à lui que tu, tu lui vous le culte exclusivement à lui puisque tu as reconnu que c'est lui qui qui gère cet univers alors pourquoi aller demander par exemple à une personne de te faire tomber la pluie maintenant tu as reconnu que c'est lui le seigneur qui dirige et qui qui qui qui commande qui commande l'univers qui régissent ses lois Comment se fait-il donc qu'un autre Que lui puisse faire tomber la pluie Par exemple Donc Allah veut que Tu dises c'est lui qui fait tomber la pluie C'est lui qui donne des enfants C'est lui qui donne des enfants Donc reconnaître Que c'est lui le Seigneur Ensuite aller demander à un mort par exemple De, de te donner des enfants C'est vraiment quoi C'est vraiment contrarié Tu t'es tu contrarié côté tu as dit là c'est lui le Seigneur de l'autre qu que tu as fait tu as fait un shirk dans la divinité c'est pour ça que la a dit dans le coran il a dit il a dit c'est dommagé j'ai pas ce, ce, ce verset là devant moi en français mais il est très important c'est à dire que Allah Ta'ala veut dire ici que la plupart d'eux, des gens, la plupart d'eux... Attends, je vais dire où il se trouve le verset, attends. Parce que... Il était dans ma tête, c'est tout. Attends, je vais voir où il est exactement son numéro, une seconde, là. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُونَ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ نَحْظَ نَحْظَ نَحْظَ lango. Tayeb. No. Okay. Chouf le verset 106. Sourate Yusuf verset 106. Sourate Yusuf. On va voir qu'est-ce que ça donne en français. Verset 106 Sourate Yusuf. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Inshallah yani soit bien traduit. Chut, chut. Il la plupart d'entre eux ne croient Allah qu'en lui donnant alhamdoulillah. Regardez, il la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant qu des associations ou là, des associateurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que beaucoup de gens croient en Allah mais le plus important c'est de quoi C'est de croire en l'adorant sans lui donner d'association. Alors que cela croit en lui, mais lui donnent des associés. Subhanallah l'adam. Vous voyez, yannine, la contradiction. Je crois en Allah, mais je lui donne des associés. Si tu veux. Donc, c'est pas la vraie croyance. La vraie croyance, c'est de croire en lui, en l'adorant lui, seul, sans associés. Sans associés. N'am. C'est pour ça que certains savants ont dit, ce verset, comme Ibn yallah, ils ont dit ici lorsqu'il lorsqu'il a dit la plupart d'entre eux croient ne croient en Allah, ça dit croient en Allah, on lui donne des associés. Croire Allah, ça veut dire quoi Ça veut dire ils ont dit la croyance dans la seigneurie. Et il lui donne des associés, c'est يعني yani, dans la dans la divinité. L'association la, dans la divinité. N'am. Shirk fi la Tawhid fi wa shirk fi l'ulouhiyya. N'am. Allah subhanahu wa ta'ala a démontré par deux, preuves, par deux preuves faisant appel à la raison que l'adoration que les associateurs consacraient à d'autres divinités que lui l'unique était fausse et illégitime Il a donné deux preuves, entre autres. Hein. La première, ces dieux adorés en dehors d'Allah l'unique sont dignes d'être divinisés. Ce ne sont que des créatures qui ne peuvent ni créer, ni procurer un bien ou repousser un mal, ni donner la vie ou la mort à ceux qui les adorent. De plus, ils ne possèdent pas des cieux et n'ont aucune part dans leur gérance. Donc comment suit il que vous vous, vous, vous adoriez un Dieu qui soit pareil un, un Dieu qui ne peut ni créer Ni donner un bien Ni repousser de toi un mal Ni te donner la vie Ni te donner la mort non. Il ne possède rien dans les cieux C'est pas lui qui qui fait marcher la lune Ni le soleil, c'est pas lui qui fait tomber la pluie Ni la neige Alors c'est qui, ce, qui ce Dieu là que tu adores toi D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité Dans Sulte le Furqan Le discernement Verset 1-3 Le discernement Verset 1-3 Il a dit Gloire à celui qui a révélé le livre de discernement C'est-à-dire le Coran sur son serviteur Afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre Qui ne s'est point attribué d'enfant Et qui n'a point d'associé dans sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien. Et qui ne possèdent la faculté de faire de, de faire ni le mal ni le bien par elles-mêmes. Et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Il a dit aussi, dans Surtseb 22-23, Il dit, Invoquez ceux qu' dehors de loi vous prétendez être des divinités invoquez les ils ne possèdent même pas le poids d'un atome ni dans les cieux ni sur la terre. ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'a personne parmi eux'âme pour le soutenir. Il a dit aussi est ce qu'ils assignent est ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux mêmes. D'ailleurs dans un autre verset que j'ai pas ici ils leur disent subhanallah, comment vous adorez des choses où là des statues ou là des dieux là qui ne voient pas des dieux qui n'entendent pas des dieux qui ne parlent pas des dieux qui n'ont pas de quoi qui n'ont pas, pas qui ne peuvent pas refouler le mal c'est pour ça que l'histoire que vous connaissez, connaissez tous d'Ibrahim alam qu'est ce qu'il a fait avec euh, sa tribu entre autres Il a qu'il a démolé il a démolé toutes toutes les statues il à laissé une seule statue ensuite qu'est ce qu'il a fait sur cette statue il lui a il lui à accroché ça sa, sa hache ça hche sur ni cette statue qu'il a laissé il a accroché ça sa, sa hache disons, sur son épaule ensuite les cofas lorsqu'ils ont dit qui est ce qui a fait ça il leur a dit c' c'est celui là qui a fait ça c'est cette statue qui a fait ça avec les autres statues. Ça veut dire يعني réfléchissez et d'accord si vous trouvez une réponse donnez-la moi et ce qui veut dire aussi quelque chose de grave ce qui veut dire je viens d'accuser votre statut d'une chose qui n'est pas vraie bien sûr même eux ils savent que c'est pas la statue qui a démolé alors euh, je est-ce que est-ce que votre statut peut peut prouver son innocence elle ne peut pas regardez votre statut je l'accuse je lui mets ma hache sur son cou et je lui dis, c'est toi qui as fait cette chose. Et elle, et vous aussi, et tout le monde, sait que ce n'est pas elle, mais elle peut pas se défendre. C'est quoi comme ça un dieu qui peut pas se défendre Je peux lui je peux donc lui faire du mal. Votre dieu, je peux lui faire du mal et l'accuser, et, et, et, et il peut pas se défendre. Il leur dit, c'est quoi ce mal C'est quoi ce, ce, ce dieu que vous adorez Bien sûr, là, il a cité qu'ils ont tous descendu la tête, et ils se sont faufilés. Naam. Il reste enfin quoi me C'est le premier. La première preuve. La deuxième. Les associateurs reconnaissent qu'Allah est l'unique, le créateur, le Seigneur, on l'a dit tout à l'heure. Celui qui détient la royauté, absolue toute chose. celui qui protège, qui n'a pas besoin de protection. Donc, en principe, il devrait vouer un culte unique à Allah de la même façon qu'ils l'ont reconnu comme Seigneur unique. C'est pour ça qu'il a dit à ce propos, sur le Bakara, 21-22, « Ô homme, ô oh homme, eyuhannes, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédé Ainsi, atteindriez-vous la puété. » Ce qu'il a dit, c'est lui qui vous a fait la terre pour lui et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel, c'est-à-dire lui, Allah, qui précipite la pluie du ciel, et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Alors ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Non, vous savez que c'est seulement lui qui fait ces choses-là, qu'il qu vient de citer. Donc si c'est lui seul qui fait ces choses-là, donc vous devriez quoi Vous devriez yani, l'adorer. Il a dit aussi, à Zawajal, sur Tuzukhraf, l'ornement. Orn, 87 il a dit et si tu leur demandes ya mohammede et si tu leur demandes qui les a créés ils diront très certainement Allah comment donc fait-il qui se, fait -il qu se détourne vous voyez la question et si tu leur demandes qui les a créés ils te diront très certainement Allah donc comment se ce il qui se détourne au lieu de l'adorer tu as reconnu que c'est Allah pourquoi tu l'adores pas pourquoi tu te détournes de lui n'am et dans un dernier verset ici il a dit Surti so, Younes, 31-32, il a dit dit, ô oh Mohamed, dit qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre qui détient lui et la vue et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant et qui administre tout ils diront Allah, dit alors ne le craignez-vous donc pas normalement, puisque vous savez c'est lui qui vous nourrit C'est lui qui fait descendre la nourriture du ciel, la pluie, etc. C'est lui qui détient lui et la vue. C'est lui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Et vous reconnaissez que c'est lui qui dirige et administre tout. Comment sait-il que vous n'avez pas peur de lui et vous ne l'adorez pas Non. Reste quoi maintenant quatrièmement dans le fait de croire à Allah subhanahu azzawajal C'est le fait de croire en quoi En ses noms et en ses attributs C'est le fait de croire en ses noms et en ses attributs Ce qu'on va laisser, Inch'Allah Ta'ala Pour, yani, la prochaine fois Le fait de croire en ses noms et en ses attributs et C'est bien sûr très très important Car, car pourquoi en Allah, qu'est-ce qu'il faut Il faut quatre choses Croire qu'il existe Croire qu'il est le Seigneur croire qu'il est celui qui mérite d'être adoré et croire en ses noms et en ses attributs qu'il a des noms il a aussi des attributs cela ce ce dernier cours inchallah taala on va le laisser pour le prochain cours inchallah taala on va passer aux questions réponses inchallah taala dans 10 minutes euh, muslim je, je, je fais une petite remarque c'est tout écris le numéro instrument si en inchallah taala et ce sera aussi pour les autres yani شوف شوف Euh, pour les questions pour les questions, là maintenant mon programme c'est quoi samedi samedi et mercredi ça. samedi c'est toujours tefsir tefsir ça ne fait rien les questions doivent être libres car c'est pas akhida c'est tefsir. tefsir il y a tout on parle de tout dans le tefsir. ensuite le mercredi qu'est-ce qu'il y a à fond, le mercredi c'est le tefsir le mercredi c'est le tefsir Donc les questions dans le Tersir doivent être libres. Ensuite, samedi, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Car samedi, une fois il y a Riyad Salihin, une fois il y a Aqidah. Quand il y a Riyad Salihin, les questions seront libres. Quand il y a samedi Aqidah, les questions doivent être seulement sur l'Aqidah, la Salat ou le Minhaj. Incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je laisse le micro, incha'Allah, on se rend dans 10 minutes. Subhanahu wa ta'ala. Shado الله la ilaha illa ant, astaghfiru qautubulik, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh T'fadlal, inshallah, on commence Muslim, tout à l'heure, tout à l'heure, tu disais, est-ce que vous êtes là, est-ce que je t'écrivais, je t'écrivais que je suis là Je t'ai dit, je suis là, naam, je suis là Mais Allah a l'aim que ça s'affiche chez toi Wallahu subhanahu wa ta'ala a l'aim Là, mes chers, il n'y a rien qui, qui s'est affiché euh, quand vous avez écrit. Allah, là, si vous êtes en train d'écrire, il rien qui s'affiche. Je sais pas, je vous ai envoyé le Whisper. Je sais pas si vous l'avez reçu. Ah, là, là c'est bon, vous avez écrit Là, ça, ça, ça s'est affiché. Par contre, le Whisper, cher, vous l'avez reçu cher Maintenant, je viens de voir le, le Whisper. Et comme j'ai dit, Inch'Allah Ta'ala, le programme, on va commencer à l'appliquer à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire ma fiche mouche qu'il est aujourd'hui, on va laisser les questions libres. Et ensuite, je profite pour dire que, il yani, y a aussi un que je donne dimanche, dimanche yani, sur internet, maintenant que j'ai commencé à le donner sur internet, mais c'est un dans une mosquée, c'est un dans une mosquée, nam donc euh, dans, dans ce'ci A la fin il y a des questions réponses après des questions des gens de la mosquée c'est à dire quand les gens de la mosquée terminent euh, leur, leurs questions en angleterre ensuite si l'admin euh, veut on passera à vos questions comme le, comme le dimanche passé wa Et autre chose dans tous les cas dans tous les cas char on va prendre une nouvelle mesure dans tous les cas on va pas dépasser minuit enfin, on dépasse pas minuit quand c'est minuit je, si je m'oublie si je m'oublie c'est minuit tu peux me couper tu peux me couper et fermer le salon tu me coupes et tu dis euh, au prochain dans il n'y ah, a pas de problème je boune sans bannière Alors, on passe aux questions incha'Allah Question de Oumou Qassim. Salam alaikum yachir. Qu'Allah vous récompense pour votre noble travail pour la Oumma. Un frère demande. Je ne travaille pas, je suis au RSA. Je cherche du travail, mais je ne trouve que dans l'agroalimentaire. Il y a de la viande pas halal et de l'alcool. Et toute autre chose, comme des secteurs yaourt Et je pourrais être dans n'importe quel secteur. Je voudrais savoir... Est-ce que je peux travailler temporairement jusqu'à ce que je trouve un travail, un autre travail, sachant que je suis marié et que je dois subvenir aux besoins de ma famille Barakallahu fekoum shir, et qu'Allah vous préserve ainsi que tous les admins. Question 2, A'alusunna wa al-jama'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve shir, ainsi que votre foyer. Lors de l'accouchement de son épouse, un homme... Peut-il ne pas aller prier au mesjid de peur de laisser sa femme seule et qu'un et qu'un ou et qu'un ou des hommes entrent dans sa chambre Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet Barakallahu fekoum Donc là là vous parlez à mon avis de la maternité Vous parlez lorsque la femme est encore à la maternité Vous précisez Inch'Allah Question de Mohamed Ibn hussein un frère demande Je voudrais acheter une maison mais comme le crédit est interdit je ne peux pas. Je viens d'apprendre qu'il existait des, bandes, des banques islamiques en Angleterre. Il achète la maison et me la revente plus cher. Est-ce que ce procédé est illicite Barakallahu fekoum, qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahu Question sur le inspic du frère Abu Dawoud. Je remercie Allah qui nous permet d'écouter les cours et d'avoir une bonne connexion. Je vous remercie pour le temps que vous nous accordez et je remercie les admins. Ma question est, est-il permis de faire cours sans eskia Car certains dans notre ville le font, mais aussi certains imams des mosquées Un frère m'a assuré que la majorité des savants disent que cela n'est pas permis et qu'il faut obligatoirement et qu'il en faut une obligatoirement Existe-t-il une diverg une divergence à ce sujet Question de Yadoun Salam alaykoum shir Shafakum Allah Une sœur demande Je dis à chaque bouchée de nourriture ou chaque fois que je bois Bismillah Je sais qu'une seule qu'une seule fois suffit, mais je le dis facilement vingt fois par repas. Je le fais pas exprès. Dès que j'ouvre la bouche, je dis « Bismillah ». Ça embête les gens autour de moi. Mon père me dit « Qu'est-ce que tu as à dire ?» Sans arrêt « Bismillah ». Est-ce une grave bida de dire autant de fois « Bismillah » Je ne m'a barakallahu fikkum shikh. T'fadda shikh. La première question, la première question, ça s'est coupé au milieu. Non, quand il parlait d'agroalimentaire, ça s'est coupé au milieu. Non. Alors je répète Inch'Allah, Chir. Un frère demande, je ne travaille pas, je suis au RSA, je cherche du travail, mais je ne trouve que dans l'agroalimentaire. Il y a de la viande qui n'est pas, pas halal et de l'alcool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 la fois passée, il y a deux cours, je me rappelle plus. Une personne m'avait demandé que je lui explique quelque chose qui s'appelle en arabe ensuite moi j'ai commencé à expliquer qu'est-ce que ça veut dire en arabe, un mot quand on dit de lui il est mouchtarak qu'il avait deux sens ou plus. Et je n'ai pas continué à lui expliquer, je ne lui ai pas expliqué c'est pour ça que si la personne est là, c'est bien sûr quand j'ai j'ai éteint le portable que je me suis, il y en a aperçu de cela, que je vais lui ai pas expliqué le Qadr al-Mushtarq. Pour celui qui parle de l'agroalimentaire, il est interdit hein, de, de travailler dans un endroit où je vends quelque chose qui est illicite. Comme je vends de, de la viande qui n'est pas égorgée, ou je vends du porc, ou bien je vends de l'alcool, etc. Maintenant s'il est vraiment dans le, le besoin si la personne est vraiment dans le besoin alors elle travaille sans, sans toujours vendre ni ni donner ni c'est à dire si elle travaille dans un endroit où on vend ces choses à condition qu'elle vendent pas elle sait choses elle vend le yaourt tellement le beurre elle vent fente, mais elle touche pas aux choses qui sont qui sont quoi qui sont interdites à vendre non sinon il et a qu'elle euh... J'ai demandé Allah subhanahu wa ta'ala de, de lui faire une issue. Car il a promis subhanahu wa ta'ala que quiconque craindrait Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui ferait une issue. Naam. Ensuite pour le mesjid. Naam la personne qui a dit est-ce qu'elle pouvait ne pas aller à l'accouchement Très grand challah. Très grand une seconde. Salam alaykoum wa rahmatullah. Donc euh, j'ai ici le fils. J'ai ici le fils de ma fille. Qui, qui, qui est en train de, de crier je suis je, je suis allé le, le faire taire euh, on disait quoi non. pour la personne qui a dit que si elle pouvait faire la salade euh, dans l'hôpital la, la maternité à cause de ici yani, si elle reste elle peut empêcher des hommes de rentrer chez sa femme ici elle va à la mosquée il y a des hommes qui vont rentrer si vraiment il sait qu'en restant, il peut les empêcher de rentrer, alors il peut faire la prière, Inch'Allah Ta'ala, là-bas. Le temps que, Inch'Allah Ta'ala, euh, la chose se termine. Si vraiment il est sûr qu'en restant là-bas, il va les empêcher de rentrer chez elle. S'il n'est pas sûr, là, ils peuvent rentrer s'il reste, Ça veut dire celui-là, il lui est interdit de rester. Troisièmement, pour les banques islamiques. Naam. Il y a eu une, une fêtois du comité comité permanent de la fêtois de l'Arabie Saoudique, qui dit que, il dit, s'il y a une banque qui va acheter une chose pour toi, ensuite te la vendre en plus cher, il a dit c'est permis. à condition que la banque, quand elle achète cette chose, elle, elle la prenne chez elle si c'est quelque chose qui se prend, comme une voiture. Si la banque va acheter une voiture à condition qu'elle envoie quelqu'un prendre la voiture de l'usine vers, vers le parc de la banque, par exemple. Ensuite, ils la vendent plus cher, c'est permis, incha'Allah, ta'ala. Donc, avec condition que quoi Que la chose, si elle se prend, ils doivent la prendre chez eux. Na'am. Quatrièmement, pour les courses en test qu'il y a, Nam il y a divergence. Il y a divergence entre les savants, entre ceux qui disent c'est obligé, et ceux qui disent ce n'est pas obligé, et moi, je suis de ceux qui disent qu'ils sont au milieu. C'est-à-dire, si on est dans un endroit où il y a des savants, alors cette personne devrait avoir une tesquilla des savants. Si elle est dans un endroit où il n'y a pas de savants et que cette personne n'est pas connue par les savants, mais cette personne, elle l'a, comme dit Cheikh Rabbi, il a dit, sa tesquilla, c'est quoi Il a dit, sa tesquilla, c'est son diplôme n'a dit satisfecit son diplôme c'est une personne qui a quoi qui a étudié par exemple dans le domaine où elle donne des cours et que les gens certains gens qui ont un bon niveau par exemple qui sont sur le vrai minage peuvent attester que cette personne yani ne dit pas de bid'a dans son n'a pas de bid'a dans son minage et que une, ses cours sont bons et cetera ça ne fait rien inchallah ta'ala elle peut faire des cours n'am jusqu'à ce elle soit connu l'aura inchallah taala ou une teskia car sinon sinon يعني yani, maintenant toutes les mosquées vont arrêter car يعني yani, personne ne peut parler car personne n'a une teskia car personne n'a une teskia mais comme je viens de dire maintenant à condition que quoi à condition que s'il n'y a pas n'am s'il n'y a pas qui lui donne la teskia il faudrait que cette personne soit connue par des gens qui ont un bon niveau, soit connu que son minhaj est bon et que ce qu'elle dit ne sort pas de, de, de madh'ab al-sunna ou al-jamah. Car beaucoup de gens, comme vous devez le savoir, ont même des doctorats, des doctorants en sciences islamiques et connaissent le Coran par cœur. Alors que dans le minhaj, c'est vraiment l'égarement total. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Enfin, pour bismillah, pour chaque boucher, je sais que le prophète, wa sallam, quand il buvait, Il beveu en trois fois. Bismillah, il s'arrête, il dit alhamdullà. Bismillah, il s'arrête, il dit alhamdullà. Bismillah, il s'arrête, il dit alhamdullà. Si on va se baser sur un hadith qui dit que... le un hadith authentique. Qui dit que... Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur qui, qui le remercie, ou qui lui fait les éloges là, qui dit alhamdullà, qui le loue pour chaque gorgé et chaque bouché. On va dire donc ce que fait la sœur a et Yannick ne rentre pas vraiment dans la l'abidah. Mais si on va voir maintenant que les sahabas avec le prophète lui-même continue manger il ne disait qu'une seule fois, on va dire que le vrai c'est quoi C'est de dire seulement une fois quand on commence et Yannick de, de, de ne pas dire dans chaque bouchée sauf si vraiment Yannick on s'est arrêté un certain temps. Yannick. Mais si, puisqu'ici la personne dit qu'elle le fait pas exprès et que ça vient d'elle-même yani sans qu'elle le veuille. C pour c en, en ce sens, donc ce n'est pas grave car elle ne s'est pas dit dans son cœur que, je vais dire, dans euh, chaque bouchée pour avoir des hassanats. Mais c'est quelque chose, c'est devenu une habitude chez elle qu'elle peut plus se retenir. N'aim. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Non, on passe donc aux questions suivantes Inch'Allah Donc question de Oumadam 93 Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Voici ma question J'ai reçu un mail de rappel Qui dit que la liste des noms d'Allah Que l'on connaît Est tirée d'un hadith faible Et que 30 noms de cette liste Ne sont pas les attributs Qu'Allah s'est donné Il s'agit du hadith de Tirmidhi, qui est une liste qui commence par Allah et finit par Sabour. Qu'en est de cette liste et où trouver la liste à prendre Question de Attawahid wa Sunna. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour tout. Cher, cher pourriez-vous me donner quelques conseils pour faire partie de ceux qui de ceux qui ont confiance en Allah. Je sais que tout vient d'Allah Ta'ala, mais lorsque les épreuves sont dans la durée, je m'attriste beaucoup et je sens que cela vient du manque de confiance. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille chère. Question de Awatef. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites ainsi que les admins. Question Une femme âgée de 50 ans s'est convertie à l'islam ce jeudi. Cette femme est mariée à un kafir et dépendante financièrement de cet homme, qui qui dans l'islam est interdit pour elle. Que dois-je lui conseiller face à cette situation Que doit-elle faire Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Une femme, une femme de 50 ans, cher. Une femme de 50 ans s'est convertie ce jeudi. Cette femme est mariée à un kafir et est dépendante financièrement de cet homme qui dans l'islam est interdit pour elle. Que dois-je lui conseiller face à cette situation Que doit-elle faire Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense. Question du Insick. Question de Mamo Abdillah. Une soeur était mariée religieusement, mais elle n'a jamais vécu avec son mari ni n'a eu de rapport. Au bout de quelques mois de mariage « entre guillemets religieux », son mari lui a dit qu'il ne voulait plus continuer ce mariage, mais il ne l'a pas divorcé. Comme il ne lui donne plus aucune nouvelle depuis six mois, la soeur aimerait savoir si après tout ce temps, elle est divorcée, ou s'il aurait fallu que le mari prononce la formule de divorce cette sœur aimerait passer à autre chose car la rest... car la situation reste pareille depuis six mois le mari ne donne vraiment plus de nouvelles question suivante assalam aleykoum hayakum allah une sœur voudrait savoir peut-on garder des photos d'occasion telles qu'un mariage ou naissance à usage personnel dans son portable ordinateur, sachant que ces photos ne sont pas développées et ne pas visibles extérieurement dans une pièce Je j'ai pas entendu la deuxième question, Barakallahu Fekh. La deuxième question cher donc la deuxième question cher pourriez vous me donner quelques conseils pour faire partie de ceux qui ont confiance en là je sais que tout vient d'envoi taala mais lorsque les épreuves sont dans la durée je m'attriste beaucoup et je sens que cela vient du manque de confiance cher non Fais salt. Fais salt. Alhamdulillah. D'abord, je dis pour toutes les personnes qui, à chaque fois, yani, disent euh, pour les cours, que je demande à Allah qu'ils nous donne la sincérité et que je demande à Allah qu'il vous récompense vous aussi, pour les efforts que vous, que vous êtes pour apprendre le vrai din, le pur na'am Pas celui des sectes égarés. Naam. Euh, c'est premièrement. Deuxièmement, on se concerne la première question par rapport au mail qu'a reçu la, la, la, la personne sur la liste des noms d'Allah subhanahu azzawajal. Bien sûr, comme elle a dit elle, c'est un hadith de Thilmidi qui est faible. C'est un hadith connu pour sa faiblesse. C'est pour ça que le vrai, ce qu'on doit tester c'est quoi C'est que personne, nam ne connaît ni, euh, les, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les noms, si je puis dire. Que ces noms sont illimités. Ces noms sont illimités. Mais comme, mais comme, allez, salat salam, il a dit que Allah avait son nom et que si quelqu'un connaissait son nom noms, qu'il irait au paradis, certains ont essayé alors de, de les joindre dans une liste, dans une liste, pour les faire arriver à 100 et chacun bien sûr a fait rentrer des, des, des noms que l'autre savant par exemple n'a pas fait rentrer et et d'autres ont fait sortir que certes ce que certains ont fait rentrer dans la liste c'est pour ça que yani, si vous voulez par exemple moi j'ai trouvé un livre mais je crois pas qu'il existe en français qui s'appelle par exemple Asma Allah al-Husna el sàbitatí fi l'kitab i el sunna. Primer tomb. Fait par quelqu'un qui s'appelle docteur Mahmoud Abdel al-Rizak al-Ridwani. professeur, enseignant, biquism l'aqidah o l'madahib al-muassirah a la faculté de Jamiat al-Malik Khalid. Jamiat al-Malik Celui-là, par exemple, il a montré que, pour qu'un nom, pour qu'on dise d'un nom d'Allah que c'est un nom d'Allah, il faut quoi Il faut quatre ou cinq, il y a quatre ou cinq, euh, disons, on est, comment on dit Il y a non, Il faut qu'il passe par quatre ou cinq choses, que ces quatre ou cinq choses soient, existent en ce nom, pour qu'on dise de lui que c'est un monde d'un nom des glorieux d'Allah. Il a même, ce livre, a même, euh, a une, disons, disons, refoulé refoulé même certainement que bin Utaymin, Allah, en lui-même a dit que c'est d'Allah et ce livre a dit non ce tel, par exemple tel nom ne, ne peut pas être un nom d'Allah car il ne rentre pas dans la règle que nous avons cité et que chaque nom doit avoir cinq choses yani spécifique en lui si vous voulez un jour je vous lirai d'après lui quels sont les 100 noms d'après lui quels sont les 100 noms d'Allah Bien sûr, il en a plus. Mais les est sans, il y que les savants ont pu, disons, cerner. Rappelez-moi, je voulais lire, inshallah ta'ala. Bien sûr, chaque nom lui a donné, il a donné à chaque nom c'est d'alils. Ses d'alils, bien sûr, soit du Coran, soit de la sunnah, bi'idlillahi ta'ala. Pour la deuxième personne qui a dit que, si j'ai bien compris, reprends-moi, muslim, si j'ai bien compris, elle a dit que quand elle là, qu'elle croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, etc., Quand, quand elle a des épreuves euh, si je puis dire elle s'ébronne un peu et elle perd un peu sa confiance en Allah et qu'elle voudrait savoir des conseils elle voudrait avoir des conseils sur comment avoir confiance en Allah c'est ça n'est-ce pas non. quand ces épreuves durent ça طيب une seconde hein. une seconde je vais vous si je peux si je peux vous trouver un verset une seconde si je le trouve ça vous ça bonjour traitesti as Muslim. si tu peux trouver le verset 110 110 de sourate Yusuf verset 110 de sourate Yusuf si tu peux le trouver inshallah taala hatta idastai as-rusul tu peux trouver ce verset comment qu'il a été يعني yani en français 110 sourate Yusuf hatta idastai as-rusul Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à un autre secours. Je dis donc à cette sœur, à cette personne, de bien méditer le verset 110. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que ceux qui les suivaient eurent pensé qu'ils étaient dupés, qu'on leur a menti, voilà que vint à un autre secours. Je veux dire que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala la plupart du temps, il vient lorsque quoi Il le laisse, à Zawajal, exprès, pour, juste, yani pour que la personne croit que Klas, il va pas venir. Et il attend d'elle, est-ce que, elle va dire, donc ça, il il va pas venir, ou bien, est-ce qu'elle va dire, je suis sûr qu'il viendra, même s'il a tardé. Si elle va dire, donc Klas, il va pas venir, il va pas lui donner. Mais si, non, elle garde toujours un espoir, et elle va dire, Tôt ou tard, Allah Ta'ala promis que la, la victoire viendra. Alors Allah Subhanahu Wa Ta'ala donne la victoire. C'est pour ça que Allah Subhanahu Wa Ta'ala ne donne pas la victoire sur le champ. Regarde le prophète lui-même, pourquoi il lui a pas donné la victoire sur Quraysh la première année Pourquoi pas la première année, il lui donne la victoire Pourquoi il, a, il est resté combien 13 ans en train de souffrir à la Mecque Pourquoi il lui, la, la lui donne pas le premier mois Pourquoi pas la première année Naam. Et comme ça, Tous les messagers. Allah Ta'ala dit, quand les messagers, ils faillirent perdre espoir. Allah Ta'ala, quand il voit que la personne, s'il lui donne pas maintenant, peut-être qu'elle va faire qu'elle va perdre espoir, alors pour qu'elle perde pas espoir, il lui donne Allah Ta'ala. Et c'est là aussi, une épreuve et quoi Et une grande épreuve. Donc toute personne doit dire quoi Doit dire que, je sais que Allah Ta'ala, yani, me donnera, si je suis sincère, une solution tôt ou tard. C'est lui qui a promis. Il a promis que lui et ses messagers vaincront. Lui et les adeptes de ses messagers. C'est à eux qu'il donnera la victoire et que chaque personne, chaque opprimé, chaque lésé, chaque personne qui a été, à laquelle on a fait de l'injustice, qui lui donnera victoire dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, je rassure cette personne, que y yani, il ne faut pas seulement désespérer et dire j'arrête in chaallah de faire des doigts classe je n'ai plus confiance et j'ai perdu tout espoir si tu fais comme ça c'est déjà un grand péché ça rentre dans le grand péché le fait que quelqu'un perde espoir dans l' d'ailleurs ce ne sont que les mécréants dans un verset les pervers qui perdent confiance en' Allah wa ensuite l'une des sagesses qu'Allah Fanou Tale ne donne pas vite le résultat il veut quoi il veut que ton cœur reste toujours lié et attaché en train d'attendre يعني yani en train d'attendre que vienne la victoire et يعني yani, le Faraj le yani, de Allah subhanahu wa ta'ala le résultat de Allah subhanahu wa ta'ala il doit d'attendre et de lever les mains et de faire des invocations et de demander c'est déjà une invocation c'est déjà ça rentre dans l'invocation d'Allah le fait déjà de lever les mains et de faire des invocations, on a des récompenses pourquoi car Allah Ta'ala comme il a dit le prophète islam, il a dit il a dit l'invocation c'est telle l'adoration donc quand on fait du, du tu fais des doigts tu es en train de faire des invocations enfin, tu es en train de faire des adorations et tu as des récompenses bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala Yani, refoule de toi tout mal et rapproche vers toi tout bien pour la personne qui vient de se convertir à l'âge de 50 ans d'abord et on lui dit مبروك, on lui dit مبروك, comme les sahabas on dit quoi on dit à qui à et les deux autres qui ont fait la tauba donc on leur dit on dit à cette personne مبروك, puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir ton coeur sur ce chemin le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu le rencontres maintenant il faudrait que cette personne sache quoi qu'à partir du moment où elle est en islam si son époux c'est quelqu'un qui n'est pas musulman qu'est-ce qu'il faut à partir du moment où elle est rentrée en islam elle va Faire une période de viduité d'une seule D'un seul, seul cycle de monstrueux un seul non. donc la femme qui se reconvertit si elle est mariée avec un ka qu'est ce qu'elle fait à partir du moment où elle est rentre en islam il ne peut plus s'approcher d'elle bien sûr et elle va mettre euh, se couvrir elle va se couvrir hein? et qu'est ce qu'elle fait elle attend un cycle elle lui donne un cycle un cycle de monstrueux. Ensuite, le cycle terminé, non, le cycle terminé, elle n'est plus son épouse. Elle n'est plus son épouse. Donc, il a devant lui un cycle pour qu'il se rattrape. Qu'est-ce qu'il fait Pour qu'il rentre, lui aussi, dans l'islam. Sinon, c'est la séparation après. Après quoi Après avoir terminé la période de, de monstrueux, c'est-à-dire un cycle, et après avoir s'être purifié en prenant la douche. Dans ce cas n'est même pas la peine qu'il la divorce car elle est divorcée chez Allah, subhanahu wa non. Reste, yani, maintenant dit c' ce que dit l'islam c'est ce que dit l'islam mais comment, yani, comment dire comment l'appliquer ce n'est pas une chose facile comme ça et yani, une femme euh, du matin au soir elle va dire à son mari c'est terminé entre nous et yani, il y a des lois maintenant il y a des tribunaux y a des, je sais pas yani, C'est sûr que ça va pas réaliser termine comme se terminer facile facilement et que il va pas la laisser comme ça elle facilement se, se, se séparer de lui mais tout ça bien sûr ça rentre dans quoi c'est à elle de voir comment qu'elle doit faire à elle de voir comment qu'elle doit faire avec sagesse sans brusquer les choses sans violence comment expliquer que un et voilà maintenant que je suis rentré en islam voilà ce que me dit l'islam que Quand la période, le cycle des monstres est terminé, Yanni, je ne suis plus ta femme. C'est pour ça que quand j'ai dit qu'elle allait se, se voiler, c'est bien sûr, après après la fin de la, la période de, de monstres. Non. Donc, euh, c'est à elle, Inch'Allah Ta'ala, de voir comment elle fait, b'il n'est pas, s'il te Enfin, pour le quatrième mot. Quatrième mot, pour... Euh, mariage religieux. J'ai écrit mariage religieux. Non. Pour la personne, la personne qui a dit que son mari a dit qu'il ne voulait plus continuer et que maintenant ça fait six mois qu'elle l'a pas vu Est-ce que donc c'est terminé entre eux ou pas Cela dépend de que lui a dit son mari avant de la quitter. Est-ce qu'il lui a dit yani, « Je veux yani, »« Je ne veux plus continuer yani, dans l'avenir » alors c'est seulement c'est un souhait, c'est un souhait, où là il lui a dit « c'est terminé entre nos », s'il a dit le mot « c'est terminé entre nous je continue plus, on arrête, ça veut dire qu'elle est divorcée. Car pour divorcer une femme, je ne suis pas obligé de lui dire « tu es divorcé Si je lui dis « c'est terminé entre nos », et dans mon cœur, c'est-à-dire « c'est terminé », ça veut dire « c'est un divorce ». Même si je lui dis « va chez toi, va chez tes parents, et dans mon cœur, C'est-à-dire que c'est terminé, c'est-à-dire que c'est un divorce aussi. Ça dépend donc de la niya. Donc ici, elle, elle voit. s'il lui a dit, elle s'est réunie avec lui, elle a dit, écoute, j'ai bien réfléchi, c'est terminé avec nous, on arrête. Ça veut dire que, ça y est, elle est divorcée. Mais s'il lui a dit, je pense, bien, il doit venir, que je pense qu'on ne va pas continuer, etc. Là, il n'a pas encore divorcé. Dans ce cas, il faudrait qu'elle cherche où est-ce qu'il est, qu'elle qu lui téléphone, ou elle lui renvoie un mail, ou là, lui dise... Est-ce que, tu, tu dis que c'est terminé entre nous, là, c'est quoi Si tu dis, c'est terminé, c'est terminé. Pour les pour les photos, pour les photos sur le portable, etc., nam le mieux serait de ne pas en avoir. Mais qui de nos jours, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas sur son portable certains photos Allah ta'ala nous préserve. Tellement, les fitna, il y a des partout, tellement, na'am, Donc, euh, celui qui n'a pas de photos sur son portable, c'est le meilleur d'entre nous. Naam. Mais si quelqu'un en a, euh, entre parenthèses, moi-même, j'en ai. J'ai deux ou trois photos, T'as Cheikh Al-Alban et entre autres. Alors que Cheikh Al-Alban, s'il était vivant, peut-être qu'il aurait pas accepté qu'on ait ces photos. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve. Enfin, pour la dernière personne qui a parlé, de le qadr el mochtarak n'am jweli lui dire que le qadr mochtarak c'est bon c'est difficile à dire en, en, en français mais le mochtarak c'est commun le qadr disons la, disons la chose commune la partie commune entre deux choses des fois deux choses ont quelque chose de commun ce quelque chose de commun entre les deux s'appelle le qadr el mochtarak Ça s'appelle « al-qadr », ça veut dire le, disons, la partie commune, disons la quantité commune. « al-qadr » qui est comment entre les deux. Je vais donner seulement un exemple, peut-être que vous, peut vous allez comprendre. Regardez, lorsqu'on dit par exemple « Allah Ta'ala a une main » ou « Allah a des deux mains » Lorsqu'on dit « Allah Ta'ala a la main » et en parlant de nous, on dit « on a la main ». On a la main. C'est quoi ici le Qadr al-Mujtaraq Qu'est-ce qu'il y a le Qadr al entre les deux Entre les deux, disons ici, il y a une ressemblance commune. Le Qadr al ici, c'est quoi C'est la ressemblance dans quoi Disons dans le mot. Il s'appelle main chez Allah, il s'appelle main chez moi. Ça, il se prononce main chez Allah, il prononce main chez moi. ce qui, est, ce qui La différence, c'est dans quoi C'est dans le Qayfiya. Moi, je connais ma main, comment est faite, mais personne ne, con, ne connaît comment qu'est la main d'Allah subhanahu ta'ala. Donc euh, entre, les, entre ma main et celle d'Allah, c'est quoi le Qadr al Le Qadr al c'est que les deux par exemple s'appellent main. Les deux se prononcent de la même façon. Voilà à peu près يعني, ce que ça veut dire le Qadr al cest ce qu'il y a de commun entre deux choses qui يعني, sont différentes. Pour Allahu Azza wa jal Non, donc nous passons une question suivante inshallah. Donc question de Oum Souleyman 22. Salam aleykoum cheikh. J'espère que vous allez bien qu'Allah vous préserve vous et votre famille. Voici ma question. Dans Kitab at Tawhid, il y a un chapitre intitulé faire les œuvres par intérêt matériel. Il est interdit de faire une adoration pour Allah pour un pour un intérêt matériel. Sauf pour le jihad car y a un dalil, car y a un dalil, on sait qu'en dehors du jihad c'est interdit, mais pourquoi, pour le cas du pèlerinage dans Kitab Tawahid, il est mentionné qu'il est permis de faire le pèlerinage et de faire du commerce, quel est le istidlal M'alqallahu fekoum, wa jazakumullah khair. Question de BBA 34 As-salamu alaykoum shir Barakallahu alaykoum à vous pour tout ce temps passé à nous enseigner cette religion qu'Allah vous récompense J'ai posé une question il y a deux semaines sur la mutuelle vous m'avez répondu que si c'est parce que nous cotisons sur la paye alors cela est autorisé mais dans mon cas la sécurité sociale peut me payer une mutuelle privée car nous avons un revenu modeste C'est-à-dire qu'il nous donne de l'argent pour aller dans un organisme privé, cela est-il autorisé si l'argent si l'argent pour payer cette mutuelle ne sort pas de ma poche? Barakahukum. Question de ummaisara. Assalamu alaykoum. Hayakum Allah. Quelle différence y a-t-il entre entre une épreuve et le châtiment d'Allah? Le châtiment est-il seulement destiné aux gens dans, dans la tombe? et l'épreuve aux gens de la dunya. Dazakoumallah khayran shir pour ce temps que vous nous accordez depuis toutes ces années. Question de Hurt19 sur le INSPIC. Assalamu alaikum shir. Dazakoumallah des études scientifiques ont révélé que certains produits utilisés par les dentistes et les plombages dentaires sont très dangereux pour la santé. Surtout les plombages. Car ils contiennent du mercure et qui est responsable de nombreuses maladies Neurodégénératrice Maladie du cerveau Maladie d'Alzheimer, de Parkinson Etc Cependant, il y a des dentistes Qui utilisent d'autres matériaux Plus naturels et non toxiques Et qui sont contre la dentisterie Traditionnelle Mais ils sont très peu nombreux Dans ma ville, il y en a un Ayant vraiment besoin De soigner mes dents Ai-je droit de me faire soigner chez lui En étant accompagné de ma soeur sachant que c'est un homme et que c'est dur de trouver des dentistes holistiques entre qui utilisent des produits non toxiques qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites et vous accorde le fait de J'en profite pour vous dire de faire aussi attention aux fluor contenu dans les dentifrices qui est aussi dangereux pour la santé Je n'ai pas eu le temps de bien étudier cela mais j'encourage tout le monde à faire leurs recherches Je voulais juste prévenir tous les musulmans qui vous écoutent, afin que leur santé soit préservée, Inch'Allah. Qu'Allah préserve votre santé et celle de tous les musulmans. Question de Oum Sulaiman 72 Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh shir. Voilà, je suis très éprouvé par le waswas -was de prix très longtemps. Vous m'aviez déjà conseillé de faire du zikr et de lire le Coran, mais je de, mais je me demandais si faire une orquia pouvait être efficace sur le west west ou pas si le west west peut-être le résultat d'une possession par un jinn barakallahu fik de votre aide assalamou alaykoum barakallahu fik muslim si tu pouvais répéter de comment la deuxième tu parlais de la mutuelle la deuxième n'aïmacha donc je vais répéter inchallah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 Cela est-il autorisé si l'argent pour payer cette mutuelle ne sort pas de ma poche Marklophicum. Et la sécurité sociale cherche pour vous expliquer pour expliquer facilement et année et... Déjà je... est-ce que je comprends pas dans la question BA34 C'est que je comprends pas pourquoi c'est pas la sécurité sociale qui vous couvre directement. Pourquoi ils vous donnent de l'argent pour payer une mutuelle et Déjà j'ai j'ai pas compris. La Sécurité Sociale, Chir, c'est comme une mutuelle. C'est comme une mutuelle qui est, qui est gratuite pour ceux qui ont un revenu qui est modeste en France. Ce qui n'existe pas, pas au Bled et dans beaucoup de pays. Atfad Al-Shir. Oui, Bismillahirrahmanirrahim. Pour la première question qui parlait de djihad et de hajj, Est-ce que est-ce qu'elle a dit comme ça? Est-ce qu'elle l'a dit écoutez ensuite euh, corrigez-moi. Est-ce qu'elle voulait dire que pourquoi dans le jihad c'était permis par exemple? Attendez qu'est-ce qu'elle a dit? Non. Pourquoi dans le jihad? Snip ou De préférence de préférence dis-moi la première question non, Michel, je répète inshallah. Donc elle a dit dans le kitab tawhid, il y a un chapitre intitulé faire les oeuvres par intérêt matériel. Il est interdit de faire une adoration pour Allah pour un intérêt matériel sauf pour le djihad car il y a un délil minasunna. On sait qu'en dehors du djihad, par contre Barak Allah comme, il y a des fois j'ai du mal à lire les questions, c'est tout simplement parce que les questions elles sont rédigées en format sms vous mettez des, des raccourcis, etc. Et c'est très difficile dans un long paragraphe de lire facilement quand c'est un format SMS. Donc, Inch'Allah, utiliser des, des bons mots et faites une belle réda, une belle rédaction. Comme ça, c'est plus facile déjà pour lire et après, c'est plus facile pour Chir prendre la question. Donc, je continue, Chir. Il est interdit de faire une adoration pour Allah pour un intérêt matériel, sauf pour le djihad. Car il y a un del il minas sunnah. On sait qu'en dehors du djihad, C'est interdit mais mais pourquoi pour le cas du pèlerinage d'Aqitab il est mentionné qu'il est permis de faire le pèlerinage et de faire du commerce quel est le istidlal Nam voilà sinon chère ces réponses euh, SMS toi d'cher Nam Chof Pour le jihad nam vous savez que et d'ailleurs on l'a dit la fois passé il est permis s'il y a un butin de le de se diviser le butin d'après et euh, année d'après d'après année dix ans de qui du, du de lmir deer donc ça permet d'encourager quand tu sais qu'en allant du est sur c'est difficile tu risques de mourir donc quand tu sais qu'en contrepartie si tu, si tu meurs pas tu vas revenir du djihad avec de l'or et avec de je ne sais pas quoi donc ça te permet, allez, ça t'exhorte un peu et ça t'encourage c'est pour ça qu'il y a dans un hadith rapporté par Bukhari et muslim aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit qui, quiconque tue quelqu'un, quelqu'un ça veut dire euh, des ennemis par exemple, des ennemis des, des kofars, non, des, qui sont en guerre contre nous, il a dit il a dit C'est-à-dire que lui appartient alors son armure, son arme, son, son cheval, sa, sa selle, sa, sa, sa, son bouclier. Tout ça, il appartient à celui qui l'a tué. Donc ça, c'est pour t'exhorter à faire donc le djihad. Mais, n'empêche qu'il y a aussi un hadith rapporté par Bukhari, sinon musulmane. Sinon, ça fait longtemps que j'ai parlé sur ce hadith. Mais il se trouve dans Fils-Sahihay. Un, un un des deux sahihs ou le prophète a dit que qui va au jihad s'il prend du butin du butin s'il prend donc il disons en français il a perdu si je puis dire un tiers n'am de ses récompenses quelqu'un qui va au jihad il ne prend rien du butin il a trois tiers de récompense complet mais s'il prend du butin il a déjà perdu un tiers ça veut dire que même s'il te pousse à prendre Mais l'islam prend que ne pas prendre, c'est mieux. Pour que ta niya soit vraiment fils à billah. Maintenant, on va passer au hajj. Au hajj, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que si quelqu'un va aller au hajj avec l'intention il va faire tijara, etc. Et qu'en même temps, il va faire un hajj, ça ne compte pas. Le hajj ne va pas lui compter. Mais s'il veut que le hajj lui compte, il part d'abord avec l'intention du hajj. Et si en même temps, il veut acheter là-bas des choses, ou là, se marier, ou là, c'est possible. Mais à condition que, la première intention, c'est quoi C'est partir pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qui vient en deuxième place, la troisième, la quatrième, tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais il ne faut pas que ça soit, yani d'abord, je vais pour le commerce, et ensuite, en revenant, je, je, je passe faire un tour à, à, à Mecca et je fais le hajj. Dans ce cas... Le hadj n'est pas accepté car la règle générale que toutes les adorations doivent être pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour lui uniquement pour lui mais comme j'ai dit s'il y a une chose qui vient qui vient en deuxième place même c'est c'est pas interdit par Allah taala. T'faddal. Non, mais ça là, mais ça donc maintenant pour la mutuelle. Pour la mutuelle, j'ai dit qu'en général que tout organisme ou la société ou là, qui si jamais on a un revenu faible ou là, on n'a pas les moyens ou là, et qu'elle nous donne elle nous aide ou là, elle nous couvre, sans nous forcer sans nous forcer à cotiser par exemple de telle somme chaque mois ou la chaque mois, ou là, si elle ne nous force pas hein, et que cet organisme donc voudrait voudrait nous aider son but c'est pas de gagner de l'argent mais ils collectent de l'argent pour aider les gens dans ce cas c'est permis donc c'est à toi de voir il y la mutuelle ou je sais pas dont tu es en train de parler est-ce que c'est une caisse qui son but c'est de gagner de l'argent pour et devenir des milliardaires etc ou est-ce une caisse qui collecte de l'argent pour aider juste pour aider ceux qui n'arrivent pas et les pauvres etc si c'est comme ça c'est permis mais si c'est des sociétés privées qui cherchent de l'argent comme j'ai dit pour qu'ils s'enrichissent et qu'ils font des sociétés, etc. Dans ce cas, ce n'est plus permis. Ça s'appelle, je l'ai dit la fois passée, euh, euh, on dit la mutuelle en arabe Attendez. Euh, J'ai oublié comment on dit en arabe. Une mohémette ta'ounia. Ta'ounia, c'est-à-dire celle où il y a de l'aide. C'est l'association qui est faite pour l'aide. L'aide. N'aim. Taïeb, si quelqu'un se rappelle comment on dit la mutuelle, qu'il nous le dit, Inch'Allah Ta'ala Je l'ai oublié. Pour la question, la personne qui a parlé sur l'épreuve et le châtiment. L'épreuve et le châtiment et quelle était la différence etc. L'épreuve bien sûr elle peut être d'abord elle est surtout dans cette dunya. Dans cette dunya qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens. Il des éprouve soit par le bien soit par le mal. Soit par la richesse soit par quoi La pauvreté. Comme il l'a dit dans le Coran, on va vous éprouver avec le mal et avec le bien. Ensuite, si on a gagné l'examen dans cette vie, on est bien sorti de l'épreuve. Il on a beaucoup beaucoup d'épreuves dans cette vie, bien sûr. Il y a l'épreuve de, de la tombe. L'épreuve de la tombe, la plus grande épreuve, c'est les questions que vont poser n'a qu'elle va manquer. Ensuite, il y a la grande épreuve qui attend le jour de la résurrection l'épreuve de la balance l'épreuve de passer sur le sirat n'am ce sont bien sûr يعني yani, des, des épreuves vraiment difficiles quant au châtiment châtiment c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala punisse n'am donc il y a une différence entre être éprouvé et être puni on peut être éprouvé sans être puni Allah ta'ala t'épreuve à عفوا parce qu'il t'aime Comme c'est dans hadith d'Anne-Bukhari. Si l'homme aime quelqu'un, il lui fait des épreuves. Mais il n'est pas en train de te châtier. Il n'est pas en train de, de te châtier. Donc il y a une différence entre éprouver quelqu'un et le châtier. Et il n'y a pas un croyant sur terre qui ne soit pas éprouvé. Qui ne soit pas éprouvé. Et il n'y a pas un kèfer dans l'audela qui ne sera pas châtie Je répète, il n'y a pas un croyant sur terre qui ne sera pas éprouvé. Ni un mécriant euh, dans l'au-delà qui ne sera pas châti. N'aim. Allah subhanahu wa ta'ala Maintenant pour le plombage, ce qu'a dit la personne, barakallahu fiha, des choses qu'on connaissait pas, bien sûr. Maintenant, sa question, qui nous intéresse ici, est-ce qu'elle peut aller chez un plombier homme en présence de sa soeur si c'est difficile de trouver une dentiste qui est femme? Réponse, à condition qu'elle soit pas en tête à tête avec lui en tête à tête avec le dentiste il faut qu'elle amène quelqu'un avec elle même si c'est une femme l'essentiel c'est qu'ils ne soient pas les deux en tête à tête quand il y a une troisième personne même si c'est une femme avec eux ou là avec elle et le, et le dentiste il n'y a pas de problème surtout surtout s'il y a deux choses la première la difficulté de trouver les femmes dentistes et la deuxième, la difficulté de trouver celui qui connaît bien son métier. Car des fois, on peut trouver une femme dentiste, mais qui ne s'y connaît pas bien, qui fait mal, qui, qui vient juste d'avoir son diplôme, qui ne s'y connaît pas bien. Et juste à 50 mètres, à 50 mètres loin d'elle, il y a un homme, mais il est connu. Il est connu que c'est un spécialiste, que c'est un grand dentiste. Dans ce cas, il est permis d'aller vers l'homme, n'aim Même si quoi Même si c'est un homme. Pourquoi Parce que l'autre, yani, elle ne remplit pas les conditions, si je puis dire. Mais à condition de ne pas être tête à tête avec l'homme. Enfin, pour la personne qui a les hous il dit que, est-ce que c'est possible de faire la rôquie pour les hous-ouest c'est possible. Pourquoi On a fait plusieurs fois des rôquies à des gens qui avaient les hous et, alhamdoulilah, le hous est parti. Car le hous-ouest, cela dépend. Cela dépend. Des fois, il a besoin d'une ruqya, et des fois, ce n'est pas la ruqya qui, qui va être la cause de, de, de sa guérison. Et quand, quand le n'a yani, la, la, la ruqya ne le guérit pas, c'est vraiment difficile et c'est vraiment grave pour la personne. Car ça peut aller vers la démence et la folie. La personne va parler tout le temps toute seule, donc, yani, elle va faire des gestes, elle va rire, elle va crier, elle va lever la tête vers le ciel et dire des choses, je vois des choses, c'est vraiment difficile et grave. Mais si, le son c'est du genre, il y a un djinn qui est en elle, et en lui faisons la rukya, il va sortir, dans ce cas, elle sera guérie, c'est pour ça, qu'en faisant une rukya à cette sœur ou à cette personne, elle va voir de quel genre c'est son rukya, parce que c'est celui qui qui sort, qui s'en va ou là la, l'autre, qui mène vers يعني, la folie s'il grandit. Que Allah Ta'ala nous préserve tous et toutes nos enfants et notre, et nos familles. Et pas mal, non, donc nous passons aux questions suivantes. Question de Qowatoun. Salam alaikum, Admettons qu'un frère ait commencé Salat à 14 ans. Cela lui fait donc 4 ans de salat à rattraper en salat surérogatoire vu que c'est à 10 ans qu'il faut commencer la salat. Aussi, on sait que faire des prières dans les deux mosquées sacrées est meilleur que 1000 pour l'une et 100000 pour l'autre. (parenthèse la mec) Aussi ma question est peut-on rattraper nos 4 ans de prières manquées plus rapidement dans ces deux mosquées en passant quelque temps Dans ces lieux, ou est-ce trop facile Barakallahu fekom shir Question de Umm Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir ma question, ma question concerne les deux mois de jeûne en cas d'homicide involontaire. Est-ce que je peux reporter les deux mois de jeûne à plus tard Par exemple, quand, quand le magrèbe sera un peu plus tôt, ou je n'ai pas le droit et dois m'exécuter à partir du moment où je sais. Aussi, en cas de monstru, durant ces deux mois, dois-je les rattraper Question de um, Umou Mohamed. Si l'on a fait le serment de délaisser tel ou tel acte, et que l'on brise son serment en le commettant de nouveau et à plusieurs reprises. Doit-on expier le serment autant de fois que l'on a commis l'acte Ou bien une seule fois suffit Qu'Allah vous récompense grandement pour la science que vous nous apportez. Donc on passe sur le InSpeak Inch'Allah. Question de Anna Muslim. Salam alaykum. Puisse Allah vous préserver de tout mal et vous récompenser Qu'en est-il de ma situation Je suis converti et je me suis marié sans tuteur. En revanche, il y avait bien deux témoins. Je voudrais savoir si mon mariage est valide, sachant que nous sachant que nous avons des enfants et que nous, nous sommes mariés depuis 15 ans. Question de Om Islam. Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh ya cheikh. Hayyak rahman jabuk Allah, le tout miséricordieux, le tout sachant de déverser sur vous une part de sa miséricorde et vous rajouter de sa science. Allahumma salli wa sallam ala nabiya Muhammad ainsi que sur tous les prophètes. Doit-on dire que Muhammad paix salut sur lui est un homme presque parfait car certaines personnes disent que la perfection n'appartient qu'à Allah azzawajal. D'autres disent que Muhammad est un homme parfait. Je vous remercie de nous éclaircir. Je vous remercie Pour votre réponse, cher, puisse Allah vous préserver de tout mal. Fadal, cher. Mousseline, est-ce que, est que tu as terminé Tu m'as pas dit. Non. D'habitude, tu, tu me disais, j'ai terminé. Prenez le micro. C'est pour ça que j'attendais. Je croyais que tu n'avais pas terminé. Et le mouhème Euh, si tu permets, je n'ai pas entendu, il y a une, il y a une question que j'ai pas entendu' Smah Dichof, ne s'est pas attrapé la salat, le jeune de moi, brisé le serment, mariage, le mariage, celle qui a parlé du mariage, s'il était valide, j'ai pas entendu sa question du début, tafadla, le barakallahu faykh. Je relis sa question, Inch'Allah.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 Ah. pour la première question sur la pour la personne qui a dit que et yani, comment qu'elle allait faire pour attraper la salatte et que si elle faisait ça dans le monsieur mais année yani, ce serait plus facile c ça cette personne a dit entre autres que sachant que la salate est obligatoire à 10 ans moi je lui dis la prière n'est pas obligatoire à 10 ans Jamais. Elle est obligatoire quand on devient pubert. C'est-à-dire que c'est possible qu'elle devienne obligatoire pour pour un, un jeune enfant. C'est possible qu'elle devienne obligatoire seulement à 15 ans. S'il devient quoi S'il devient pubert à 15 ans. Ou bien à 14 ans, cela dépend de sa puberté. Le moyen, l'essentiel, c'est que jamais ça ne doit dépasser 15 ans. Que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. cest à premièrement. Deuxièmement, pour la salate, la rattraper, etc., je lui dis que en islam il y a aucun rattrapage de l'islam en fond de l'islam de la salat il y a pas de rattrapage de la salat C'est si quoi si on la laisse yani siyamo n'am si on la laisse siyamo jusqu'à quelle sorte de son moment ce n'est pas la peine de la faire c'est comme si je vous donne un exemple je vous donne un exemple par exemple c'est salat al maghrib il vient la prière c'est salat al maghrib Ensuite, moi, je l'entends et je fais pas la prière. Ni je vais à la mosquée, ni je la fais chez moi. Ensuite, je reste comme ça jusqu'à, par exemple, 11 heures, ou là, je vais dire, attends, je vais faire le marrheb maintenant. Dans ce cas, ce n'est pas la peine de la faire. Pourquoi Parce que tu vas te fatiguer. C'est tout. Et elle ne sera pas acceptée. Elle ne sera pas acceptée. Car l'une des conditions de la prière, c'est de la faire en son heure, en son moment. Sauf celui qui s'est endormi, Celui qui a oublié, celui qui est devenu fou, celui qui a perdu sa raison, celui, celui. Non, mais ce n'est pas je, je laisse comme ça la salat et je vais dire à, à, après je vais la rattraper. Donc ici tu adores Allah Ta'ala comme tu veux toi. Il faut l'adorer comme il veut lui Subhanahu Wa Ta'ala. C'est lui qui a, on adore qu'Allah mais on l'adore avec sa législation, pas avec nos passions. C'est pour ça aussi que jamais, jamais, jamais, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un kefir par exemple d'aller refaire la salat qu'il n'a pas faite pendant toute sa vie. Pourquoi Car la salat ne se rattrape pas. La salat a un moment où tu dois la faire. Si tu la rates, qu'est-ce que tu fais Tu fais la tauba et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner ce grave péché et que tu jures Allah subhanahu wa que tu ne le referas plus bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala na'am. Et comme a dit Cheikh l'Islam il a dit c'est étonnant pour ceux qui disent que quelqu'un <coughs> quand il rentre en islam qui qu'il a pu en parlant d'un musulman il a dit c'est étonnant les savants qui disent que le musulman qui commence la prière par exemple à un certain âge par exemple disons à 20 ans qu'il qu doivent rattraper les années passées. Il a dit c'est étonnant pourquoi c'est étonnant Il a dit car dans ce cas dans ce cas Allah subhanahu wa ta'ala est plus clément et plus rahim et plus miséricordieux avec le kafir qu'avec le musulman Akbar. le kafir, Allah ta'ala ne lui demande pas de refaire sa salat qu'il n'a pas faite pendant son coffre et le musulman qui est plus aimé par Allah que le kafir, on va lui demander de refaire sa salat Il yani c'est illogique donc voilà je dis à cette personne tu fais seulement les nafilah Tu fais les nafiras. C'est les nafiras qui vont te compenser. Surtout. Yani si tu fais les 12 rakats. Euh, Sounan mu'akada. Ou bien tu fais par exemple la prière de la nuit. Naam. Pour la personne qui, qui qui a dit que si on tue quelqu'un. Sans le vouloir. Que je dois jeûner deux mois. Naam, tu n'es pas obligé de commencer tes deux mois. Après avoir su. Mais tu as le droit. De retarder ces deux mois. Jusqu'à ce que, Ma'am, Yanné, l'essentiel, c'est que tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas avant avant d'avoir accompli ces deux mois. Mais bien sûr, comme disent les savants, ils disent personne ne sait ce qui va se passer demain. C'est pour ça que plus, Yanné, je me précipite pour les faire, plus c'est mieux pour moi. Quelle est la preuve que je vais vivre encore deux mois ou une année pour les laisser jusqu'à l'an prochain non. Donc, si une personne les laisse d'ici 15, 15 jours, un mois ou là, et si elle va les laisser des années comme ça, confond certains gens, ceux-là, ils se trompe. Et pour euh, cette même personne, quand elle a les monstres, elle s'arrête, bien sûr. Elle s'arrête aussi là, elle s'arrête aussi quand elle est malade, elle s'arrête aussi quand elle est en voyage. Quand elle s'arrête, qu'est-ce qu'elle fait Elle se rappelle. Elle dit, par exemple, aujourd'hui, par exemple, disons jusqu'à aujourd'hui, j'ai jeuné disons 20 jours 20 jours donc demain j'ai les monstres donc quand le monstre se termine je prends ma douche et je continue je me suis arrêté quand le 20e jour donc maintenant c'est le 21e 22e et comme ça donc elle compte pas bien sûr elle compte pas ce qu'il y a eu elle compte pas ces monstres et quand elle termine ces monstres je ne dis pas elle monte le compte de nouveau mais elle termine le compte elle termine son compte j'espère que c'est clair si ce n'est pas clair yani elle me demandera d'expliquer encore muslim vous m'entendez? pour la personne qui a fait un serment de ne pas faire une chose ensuite elle a brisé le serment plusieurs fois qu'elle doit faire une seule expiation, une seule expiation ou plus, plusieurs expiations pour que vous compreniez je vais donner un exemple simple et clair simple et clair une personne a fait le serment ce qu'on appelle en arabe le à Allah taala qu'elle va pas qu'elle qu va plus fumer une personne a fait un serment à Allah ta'ala qu'elle va plus fumer ça Ensuite, cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fumé une cigarette. Ensuite, elle a fumé une deuxième. Elle a fumé une troisième. Vous Elle dit, combien qu'elle a Combien qu'elle a d'expiation de, Elle a une expiation. Elle a une expiation. Pourquoi Parce qu'elle a fait la même chose. C'est toujours cigarette, cigarette, cigarette. Et bien sûr, elle a le péché. Elle a le péché d'avoir quoi D'être revenue vers le haram. D'être revenue vers le haram. Non. Mais si elle rejure encore une fois et qu'elle brise encore, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit faire une autre expiation. à chaque fois qu'elle jure et elle tient pas serment, il y a expiation. Et si maintenant yani elle a brisé et elle n'a pas, pas encore fait d'expiation nam et elle a fait la faute, une autre faute, c'est toujours une même expiration pour la personne qui a dit je me suis marié marié sans tuteur mais qu'il y avait deux témoins qu'en est-il de ce mariage après 15 ans et des enfants réponse le mariage n'est pas valide c'est très simple le mariage n'est pas valide et cette personne doit dès maintenant C'est-à-dire, si elle maintenant, demain matin, elle doit quoi Elle doit refaire l'acte de mariage, c'est tout. Ses enfants sont ses enfants, son mari restera son mari, à condition que quoi Qu'elle refasse demain l'acte de mariage, c'est-à-dire, elle va chercher son tuteur, qui sait c'est et, et demander à son mari de d'aller parler à son tuteur. Et de, qu'il demande sa main, il parle de la dotte, et deux nouveaux témoins et deux nouveaux témoins ensuite le mariage redevient valide bila taala si il fait pas ça son mariage n'est plus valide non. enfin pour euh, la perfection est-ce qu'on peut dire que Mohamed aïe était parfait ou il n'est pas parfait mon mari ne veut pas ça il n'accepte pas ça ton mari qui veut pas ça il n'est qui n'accepte pas ça c'est pas ton mari celui-là Tu peux lui dire, dès maintenant, alors on n'est plus marié. Si tu n'acceptes pas ça, tu veux pas ça, moi, je pars chez mes parents. Tu prends tes affaires, tu vas chez tes, ma tes parents, car ce n'est plus ton mari. Jusqu'à ce qu'il veuille. Jusqu'à ce qu'il veuille, ou là, il divorce. Il dit, alors moi, je vais chercher une autre femme. Tu dis, -lui, alors tu vas chercher une autre femme, tu es libre. Moi, moi, je t'avertis que, si tu le si on refait pas l'acte de mariage, que je suis plus ta femme. Non. Tu Et... es... Pour euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut dire de lui qu'il est parfait ou qu'il n'est pas parfait On peut dire de lui qu'il est, qu est, qu est parfait. Pourquoi Car nous, on n'est pas en train de, de parler de la perfection d'Allah sallallahu wa sallam. On est en train de parler de la perfection des hommes par rapport aux hommes. Notre prophète sallam, c'est le plus parfait. Et on a d'autres aussi qui sont parfaits, mais lui, c'est le plus parfait sallallahu alayhi wa sallam. Et que, quel est le délil qu'il qu était parfait Et le délil qu'on peut dire qu'on peut dire que telle personne est parfaite. Le délil, je pense que tout le monde le connaît. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Je vous cite par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le Bukhari muslim. Et même Cheikh al-Albani al cité dans Mishkat al-Masabih. Où le prophète alayhi wa d'après le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « Kamula min al-rija kathir » il a dit, beaucoup d'hommes ont été parfaits, comme ça, parfaits, qu'un moula, qu'un beaucoup d'hommes, qu'un moula, mine Rijel, beaucoup d'hommes, parmi les hommes, ont été parfaits. Alors que parmi les femmes, ne sont devenues parfaites que, il a cité, que que Myriam, la fille de Imran, Asiya, la femme du Pharaon, Ensuite, il a dit, et, bien sûr, il a dit que, bien sûr, euh, l'avantage, le, disons, les, les qualités, les qualités d'Aïcha comparées aux autres femmes, c'est comme si on comparait yani, euh, un manger où il y a de la sauce et un peu de viande par rapport à une autre, un autre manger où il y a ni sauce ni viande. Et ce hadith, bien sûr, comme j'ai dit, se trouve dans Bukhari, muslim. Il a parlé de, de perfection des hommes et perfection de femmes. Et certaines femmes sont aussi parfaites. Wallahu azza wa jil alam. Atfadlal. Naam, chère, deux, deux précisions, Inch'Allah, à apporter sur deux réponses que vous avez données. Par rapport euh, aux banques islamiques, quand vous, a dit, quand vous avez dit la banque, si une voiture elle, elle prend elle prend la voiture et après elle la revend. Le frère il a dit Mais mais une maison ça ne se prend pas comment fait-on Donc ça c'est premièrement et la deuxième question c'est la question de la sœur Oum Souleyman sur les waswas. -was. Elle dit pardon, mais j'aimerais une précision à ma question sur le waswas. -was. Le Cher Hadji que s'il s'agit d'un djinn, il partira. Mais est-ce qu'il veut dire que c'est peut-être un djinn qui m'insuffle des choses ou bien veut-il dire que peut-être que peut-être je suis possédé? Barakallahu fikoum. Et que veut-il dire quand il dit que si ce n'est pas un djinn, c'est encore plus grave car ça m'inquiète. Barakallahu fikoum de votre patience. Tadashir. Nam, alaykoum salam wa rahmatoullah. Muslim, est-ce <'en> que tu vois Par exemple, en arabe, que je viens de d'afficher un hadith, est-ce que tu le vois devant toi, le hadith en arabe Il est en arabe chez toi Est-ce qu'il est en arabe Il n'est pas en arabe, c'est dommage. Non. Vous tous qui assistez, qui assistez dans mes cours, de préférence, vous devez aussi avoir l'arabe. l'arabe nam Comme ça, quand j'affiche des versets en arabe, j'affiche des, des, des hadiths en arabe, vous ne voyez pas des, des, des, des codes comme ça, des, des trucs bizarres. Mais vous voyez le hadith, vous voyez le verset, et c'est mieux pour vous, pour apprendre aussi l'arabe, pour apprendre aussi l'arabe. nam Je viens d'afficher ici, pour ceux qui n'ont pas l'arabe, le hadith du prophète qui a dit que « Que beaucoup parmi les hommes sont devenus parfaits. » Et que parmi les femmes ne sont devenues parfaites que Myriam. Myriam, la fille de Imran, si si euh, la, la femme de du, du pharaon euh, je reviens à je reviens à la banque qui achète la maison la personne a dit que la maison c'est pas une chose qui bouge et qu'on peut prendre euh, Rappelle-moi, muslime ce, ce frère parler d'une maison là d'une voiture parler d'une maison qui veut qu'il voulait acheter par la banque ou là d'une voiture rappelle moi chaallah d'une maison si c'était une voiture qu'est ce qu'on demande à la banque on demande à la banque d'aller acheter la voiture de, de la société et de la ramener vers son parc le parc de, de la banque elle doit avoir un parc ou alors elle la met devant la porte de la banque et je vais la prendre là bas ça puis c'est une maison et là la, la maison ne peut pas bouger donc c'est quoi qu'est ce que oui le délit le délit Dans ce cas, je dois obliger la banque à ce qu'elle aille acheter la maison et elle doit faire l'acte, avoir un acte que la maison n'appartient plus à, à X Y. Maintenant, la maison appartient à la banque. Et toi, tu vas chez la banque, elle va te vendre la maison. Car la maison, c'est pas quelque chose qui bouge, qu'on peut prendre. Donc ici, c'est quoi qui doit bouger C'est l'acte. La banque n'a pas le droit de te vendre, de te vendre. La maison, en te disant « Classe, on va te, te la mettre directement en ton nom. » C'est-à-dire maintenant, la maison, par, par exemple, la maison appartient à un muslim, alhamdoulilah. C'est un exemple. La maison appartient à un muslim. La banque va, va, va te dire à toi « Classe, on va la mettre directement du nom de muslim à ton nom. » Et c'est la banque qui va payer muslim. Dans ce cas, c'est haram. Mais la banque doit faire un acte de vente entre musulman et la banque ensuite la maison appartiendra à la banque ensuite la banque te la vendra comme ça disent des grands savants bi'idhnata la car bien sûr il y a des savants qui n'ont pas permis يعني cette transaction entre la banque et l'acheteur mais je vous donne je vous ai donné l'avis du comité de, de la fatwa permanent du comité permanent de la fatwa d'Arabie Saoudite. Enfin, pour les Hous-Ouest, je voulais dire que des fois, le Hous-Ouest venait d'un djinn qui possède la personne. Deux fois, le hous vient d'un djinn. Un djinn il va rentrer chez la personne et il la possède et il va lui faire les hous lui parle lui ceci, lui cela. Quand on le fait sortir, alhamdoulilah, elle devient guérie. Pourquoi j'ai dit qu'on ne pas un djinn Des fois, c'est difficile. Car, quand ce pas un djinn, des fois, c'est Il quelque chose qui a un rapport avec le, la raison, l'aql. Yani on commence à voir, yani ça commence à, à yani comment on dit, yani ça marche pas déjà dans la cervelle. C'est comme si, par exemple, une personne qui, qui reçoit un choc, un choc, yani elle apprend qu'elle vient juste, d'un coup elle a perdu son, toute sa famille, ses enfants, sa maison a été brûlée, elle reçoit un choc. Celle-là, ce n'est pas un djinn. -là, même tu, le, tu lui fais la ruqya tu lui lis tout le coran sur elle elle va pas guérir pourquoi celle-là c'est psych, psychiatrique psychique et psychiatrique je veux dire à la soeur si c'est psychique et psychiatrique il faut prendre des causes et se soigner pour que ça n'augmente pas bil mais si c'est un djinn qui fait comme ça c'est facile, il suffit juste de le faire sortir voilà ce que je voulais dire mais la sœur doit, doit être rassurée, et revenir beaucoup vers Allah, wa de lui, pour qu'il l'aide, pour qu'il lui enlève cette, cette, cette chose. La traduval, chère. Donc, il est minuit moins deux. Inch'Allah, ce sera les dernières, les dernières questions posées ce soir. Donc, questions. Je prends la liste. La question de Mohamed 13. Assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Question sur le minage. Des sœurs se demandent s'il est permis d'écouter ou lire les histoires racontées par Mohamed Hassan, Mohamed Arifi, Ar Abdullah Muslih, etc., même si elles savent qu'il y a des mises en garde de la part des savants, leur intention est d'écouter leurs histoires sans tenir compte de leur science. Barakallahu alayhi wa ta'ala, chers, qu'Allah s.w.t. vous fasse mourir martyr et vous ressuscite en compagnie du prophète s.a.w. Wais wa salamu alaykum wa rahmatullah Question suivante, s.a.w. w'rahmatullah wa barakatuh Chers, je souhaiterais savoir si j'ai bien compris Allah s.w.t. ne ressemble en rien à ses créatures Dans ses noms et attributs, est-ce bien cela quand cela a compte parmi ceux qui n'auront pas de compte à rendre au jour du jeu au jour dernier. Jazakumoullahu khairan. Question de Abu Abdurrahman. Assalamu alaykum ya Sheikh. Ahsanallahu alaykum. Ma question est plutôt un conseil. Que je voudrais vous demander Sheikh, un frère qui se dit Salafi fait au fils dimame dans une mosquée ikhwani. Et Il utilise des livres de grands savants tels que Mohamed ibn Abd al-Wahhab et autres. Mashallah. Le problème, c'est qu'il fait beaucoup de mouazzanat quand il s'agit de blâmer nos frères tabligh, ichwani et autres. Adahumullah. Et le résultat, c'est qu'ils le prennent c'est qu'ils le prennent pour leur chire. Nous l'avons conseillé, puis nous l'avons hajr, pour qu'il cesse ses mouazanates. Comment pourriez-vous nous conseiller pour le comportement avec lui Barakallahu afikum wa hafizakumullah Prochainement, je devrais voyager à Alger, inshallah Ce serait un honneur pour moi de vous rencontrer. Wassalamu alaikum Il a dit, cher, pour le terme de la sécurité sociale, Il a écrit comme ça, je sais pas ne sais pas comment ils le disent. On passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Question de Redouane 13. Assalamu alaikum, Chir. J'ai trouvé une bague sur le trottoir qui mène à ma résidence. On m'a dit que je devais faire une annonce en indiquant quelques pré quelques précisions sur l'objet. Entre parenthèses, la bague donc. En laissant mes coordonnées et attendre un an qu'on m'appelle éventuellement. Toutefois, comme je suis étudiant, je vais être je vais être amené à quitter mon appartement. Je ne pourrai pas savoir si les affiches que j'ai placardées seront toujours en place. Que dois-je faire dans mon cas inshallah? Barakallahu fikoum. Question de Moum Samir. Assalamu alaykoum. Je vous remercie pour vos conseils ya chekhana. Je vous pose la question au sujet du frère qui a fait de la Ruqiyah un métier et qui avait fait un forum. Vous nous aviez conseillé de lui donner la nasiha sur ses méthodes et de mettre en garde s'il ne revenait pas. Il a décidé au début d'arrêter, puis finalement il continue la Ruqiyah, mais il change ses méthodes. Et donc maintenant, 1. il ne déclare plus aux impôts, 2. il a enlevé les vidéos de l'enquia qu'il avait mis sur internet. 3. Il a retiré la section interprétation des rêves sur son forum. 4. Il laisse au malade le choix de payer ce qu'il veut. Comment doit-on agir maintenant Est-ce qu'on doit quand même quitter ce forum et mettre en garde contre lui et diffuser votre audio Barq Allah Nous nous excusons de vous embêter mais nous craignons de mal agir et de manquer à nos devoirs. Qu'Allah vous récompense Fara'l-Faridhous, wassalamu alaykoum, t'fadl al-shir. Baraqlahu faykoum, muslim, chaf, euh, je voulais dire, je n'ai pas, pas bien entendu la question sur la bague, sur la bague, t'fadl al-barqlahu faykoum. Naam, shir. donc pour résumer la, la situation du frère, donc il a trouvé une bague près de, près de chez lui, et c'est un appartement temporaire, c'est un, un appartement juste pour les études. Donc il dit il y a des personnes qui lui ont dit qu'il devait donc euh, mettre une affiche là où il a trouvé la bague, en précisant qu'il a trouvé une bague, elle est telle forme, euh, et il y a telle, telle perle ou la, ou la autre chose. Mais il dit que bientôt il va devoir donc quitter cet appartement. Et ces personnes lui ont dit qu'il devait donc garder la, la bague pendant un an, il attend que quelqu'un se manifeste et au cas donc où, où personne se, ne se manifesterait durant les un an ça lui reviendrait et il dit lui comme il sera plus à l'appartement il n'aura pas donc la certitude que ses affiches restent toujours c'est pas si quelqu'un est va les arracher ou la Mais je sais pas si le panneau ils vont enlever ou la autre chose donc il demande qu'est comment comment doit-il faire dans son cas voilà cher tfa d'inshallah Non, vous entendez pas, cher. Vous n'avez pas le son Cher. Ah, alhamdoulillah. Vous avez pas entendu le la question sur la bague. Donc je répète. Il a dit le frère qu'il a trouvé une bague près de chez lui, près de, de son appartement, de là où il vit. Mais il dit que ce, cet appartement, c'est temporaire. Non, nous avons entendu, alhamdoulillah. Fatfadl, cher. Alhamdoulilah, j'ai entendu la deuxième fois, pas la première. Taïb, pour... Euh, Attendez, on commence par qui Pour les sœurs, je crois, qui sont des sœurs, Allah alam, qui ont parlé du minhaj, de certains prédicateurs, comme l'arifé, Mohamed Hassan, etc. Est-ce que c'était permis, permis de les écouter sans, yani, sans prendre d'eux c'est juste lorsqu'il raconte comme ça des histoires, etc. Non. Je dis que cela dépend de, du niveau de la personne. Si une personne est vraiment une, à de la science et qu'on ne peut pas la tromper, dans ce cas c'est permis. Mais si jamais la personne est faible et que une, elle risque d'être influencée par par exemple ce qu'ils disent, et des fois, elle née, sans le vouloir, elle va prendre des choses qui sont fausses. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Non. Une fois, par exemple, j'ai assisté j'ai assisté à un savon C'est par la Non. Mais... Ok, il est vraiment la science. Non. Une fois, j'ai assisté à un savon C'est par la Mais ce savant, qu'est-ce qu'il a Il a un penchant comme ça dans le minhaj des ikhwan muslimines. Des ikhwan. Alors, il a, comme ça, dans un durs, on était au hajj, dans un durs, il a raconté une fois une histoire. Il a dit, voilà, il faut avoir de la science, il faut avoir de la hikmah, il faut pas il faut être violent, il faut être euh, doux, etc. Il a dit, je vous, je vous donne un exemple. Écoutez cet exemple. Mousseline, vous m'entendez Il a dit une fois, j'étais il a cité un pays comme ça, la Malaisie ou la Thaïlande ou quelque chose comme ça. Vraiment loin. Il a dit, on était dans dans une petite, petite mosquée. En Chine ou là, je sais pas où. Il a dit, c'était Salat Sob. Il a dit ensuite, l'imam est venu et yani, il a donné à chacun des, qui était assis pour entendre le salat de sobh il a donné à chacun une cigarette ensuite il leur a allumé yani, à chacun sa cigarette Naam. subhanallah adim. ensuite lui il a dit yani, c'est comme si si yani, j'ai pas oublié c'est comme si yani, cette personne aussi a allumé à son voisin sa cigarette, quelque chose comme ça, il aura dit, voilà, la chikmah, il faut aller doucement, et la chikmah, etc. Je dis, si quelqu'un alors ne connaît pas bien le minage il va dire, donc, cette personne a raison. donc Cette personne a raison, il faut aller doucement, tu lui allumes sa cigarette, et le mouhème, l'essentiel, c'est la haqida, et c'est comme ça, et on, on la trempe. C'est pour ça que même l'arif, etc., quand il va raconter des choses à la télé, Il peut raconter des choses yani, qui sont en contradiction avec le minaj. Mais que la personne ne peut pas remarquer. C'est pour ça que, par exemple, par exemple je vous donne un exemple. Par exemple, une fois, je ne sais pas qu ce qu'on a demandé à l'arifié, il a dit yani, la aqida, on lui a dit la aqida. Yani, C'est comme si on voulait lui dire, yani, tu parles pas beaucoup d'aqida. Il a dit la aqida, combien ça demande? ça demande Il a dit au maximum une heure, yani, une heure trente. C'est-à-dire une heure dans ta vie, tu, tu parles la aqida, ça suffit. L essentiel c'est yani, des histoires et ce qui s'est passé, la dawa, X est rentré dans l'islam, X est ceci, cela, en Amérique, en Inde, en Asie. Yani, c'est ça leur dawa. Moi, je redis donc à la personne, si la personne a vraiment la science et le niveau qui lui permet de yani, déceler les fautes pour s'en éloigner, c'est permis. Sinon, yani, si elle écoute comme ça et elle prend tout, dans ce cas... Ce n'est pas permis, b'idlillahi ta'ala. Ou alors, au moins, au moins, si elle l'écoute, quand elle a des doutes, elle doit demander. Elle doit elle doit yani, marquer, inscrire euh, les choses dont elle a le doute et poser les questions. Taïb. Pour la personne qui a dit que Allah ne ressemble en rien, non? ni en ses noms, ni en ses attributs, et que les personnes aussi ne ressemblent pas à lui. Est-ce que c'est ça On dit bien sûr que c'est ça. Non. Allah Ta'ala ne ressemble à ces créatures en rien. Non. Mais il y a quelque chose de commun. C'est quoi C'est certains noms et attributs qui, qui ont le même nom. La main d'Allah, notre main. Les yeux d'Allah, nous on a des yeux. Allah Ta'ala descend, nous on descend. Allah parle, nous on par La vie, nous on de Allah entend, nous on entend. Allah et comme ça sont ça s'appelle le qadr des choses en commun mais rien de ce qu'on a ne ressemble à Allah et rien de ce qu'il a ne nous ressemble c'est juste des noms comme ça qui apparemment يعني se prononce de la même façon sinon يعني on lui ressemble en rien et il ne nous ressemble en rien n'am pour le frère qui s'est affi dans une une mosquée de ikwan et que il se bat sur les mوازنات vous savez ce que c'est les mوازنات pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les mوازنات les mوازنات c'est ça rentre dans le minhaj des frères musulmans des ichwan qu'est-ce qu'ils disent c'est quoi les mوازنات mوازنات ça vient du mot mizan et mizan c'est quoi c'est balance alors qu'est-ce qu'ils font par exemple là ils vont dire par exemple, les tabligh par exemple ils sont pas bien par exemple hein, les tabligh ils sont pas bien alors, là ils ont des bid'a aussi mais ils m'ont dit comme ça mais d'un autre côté ils font de bonnes choses il faut rentrer des gens vers l'islam ils font beaucoup d'efforts pour faire la dawah ils ont un bon caractère ils sont pas mauvais ils sont généreux ils sont... donc c'est la balance d'un côté il les a critiqués ensuite qu'est ce qu'il fait ensuite il leur fait les éloges' c'est comme un peu et on va dire si étroite on va dire oui on va poser, Par exemple, on va en poser la question. Que posez-vous de Syed Qut Je veux dire, Syed Qut, il a fait des fautes dans la Aqidah et il a parlé au mal sur certains prophètes, sur Moussa a.s. sur certains compagnons, sur Mouaoui, bien sûr. Mais, voilà, j'ai dit mais. Mais Syed Qut, il est mort en chahide, il a passé sa vie en prison, il a fait beaucoup de choses sur ses Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça la balance d'un côté, je donne ces côtés négatifs et de, de l'autre côté de la balance, je mets les choses positives. Les choses positives. Et bien sûr, les choses positives, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont effacer les choses négatives. Quand tu m'as dit que qu'il trop avait des fautes dans la raqidah, etc. Ensuite, tu, tu l'as loué. Tu as dit qu'il a, a fait des sabbures, qu'il a été en prison. Et, que, je vais effacer, je vais, tu as effacé. Et je vais oublier les défauts que tu as dit sur lui. des savants disent, ça c'est le minage des frères musulmans. Les gens de sunnah ou Al djama al-salafi ne disent pas comme ça. Ils disent quoi Ils mettent en garde en citant seulement les défauts. Pourquoi Car ce n'est pas une biographie. Si on m'avait demandé d'écrire la biographie de Syed Koub, la bi biographie, d'accord. Je commence pas il est né en 19900 je sais pas 35 ceci cela il a étuit ceci il est allé en prison hein. Il a des mal et je cite tout tout ce qu'il a pour lui contre lui ça c'est une biographie mais là non là on m'a demandé son mon avis sur lui est- ce que il est bien pour qu'on le suive ou il n'est pas bien pour qu'on ne suive pas je ne dois pas citer les bonnes choses je cite seul, seulement les choses qui sont pas bien pour éloigner les gens de lui Je dis non, il a une mauvaise aqidah, un mauvais minhaj, faut pas le suivre. C'est tout. Si je commence à dire c'est un shahid, c'est ceci, cela, je vais tout effacer. Ça s'appelle une mouazanette. Donc cet imam dont parle ici les frères est en, faute. est en faute. Il suit le minhaj des mouazanettes, le minhaj de la balance. Le minhaj de la balance est une faute dans le minhaj. Non, ce n'est pas une biographie ici. Un mouham, celui-là, il faut toujours continuer avec lui, inshallah ta'ala, à lui donner des nasiha, peut-être qu'incha'Allah Ta'ala, il va revenir vers le droit, et il sera peut-être la cause, pour que les frères et Annie, rentrent dans le minaj, de par sa cause, incha'Allah Ta'ala, na'am. Ensuite pour, qu'est-ce euh, qu'il y a encore comme question Na'am. Sedef Imam Ikhoun, frère Rokya. Ah, na'am. La même chose, pour le frère dont vous avez parlé, qui faisait la Rokya, et qui quoi Et qui Annie faisait beaucoup de... qui avaient beaucoup de conditions qui n'étaient pas adéquates avec la législation. Naam. Alhamdoulilah, vous avez cité trois ou quatre choses qui sont bien. Et qu'alhamdoulilah, donc vous voyez qu'il y a, m'a quoi Qu'il y a, il yani, la volonté de sa part, bi'idnalli ta'ala, de se corriger. Donc non m'a ta'ala, on va pas fermer les, les portes. On va lui laisser encore la chance l'occasion devant lui et voir, voir est-ce qu'il va continuer en ce sens ou là c'est juste euh, une feinte comme ça non. donc c'est l'avenir qui va décider enfin pour la bague, pour la bague je n'ai jamais entendu que lorsqu'on trouve par exemple une bague on va mettre une affiche où est-ce qu'on met l'affiche j'ai jamais entendu parler de ça une affiche dans la maison, là, dans le quartier là, qui connaît Ce que je sais, c'est que on doit contacter les médias. Par exemple, si les gens d'habitude lisent les journaux et que dans les journaux, il y, y a un endroit spécialement pour des choses perdues, des choses trouvées, dans ce cas, je dois mettre cette bague, je dois mettre une annonce dans le journal. Ou bien s'il y a à la radio, je ne sais pas. non Mais je ne sais pas qu'il faut mettre une affiche comme ça devant sa maison, par exemple. Maintenant, je vais dire autre chose. Si, par exemple, chez vous, je dis, si chez vous, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais si chez vous, les gens ont l'habitude, quand ils perdent une bague, par exemple, d'aller au commissariat pour demander s'il s'ils ont trouvé cette bague. S'il y a ça chez vous, tu peux la déposer au commissariat. non Si tu sais que, si tu as l'habitude en France, quand on perd une bague, on va la chercher au commissariat, si quelqu'un l'a trouvé donc toi, si tu la déposes au commissariat où tu l'as trouvé trouvée, devant Allah, tu as fait ce qu'il fallait faire. Mais si tu veux la garder, tu dois quoi Tu dois aller, faire ton possible pour que les gens sachent qu'elle est chez toi. Soit dans les journaux, soit à la télé, soit tu dois faire une annonce avec Allah. Maintenant, s'il y a chez vous, je ne sais pas moi comment ça se passe chez vous, s'il y a chez vous, comme ça, dans vos quartiers, des, des, des, des affiches où vous vous affichez Et les gens viennent Les gens, les gens du quartier ont l'habitude de venir lire, lire les affiches Je ne sais pas où, devant la mairie ou là, de, Devant un café ou dans un parc Je ne sais pas comment ça se passe Si vous avez cette habitude Ça ne fait rien que tu mettes cette affiche Allah subhanahu wa ta'ala Enfin je termine par deux choses La première, s'il y a quelqu'un En fait quand on dit Allah est miséricordieux Ce n'est pas comme ça C'est ce pas comme ça Non, je vais écrire inshallah ta'ala. Avons-nous ce... Elle ce... veut vous préciser Je précise quoi le temps que tu m'écrives la question, je dis s'il y a quelqu'un, s'il y quelqu'un qui va venir inshallah ta'ala. Naam, on a dit qu'il me contacte, s'il y a quelqu'un qui va venir inshallah ta'ala prochainement, on a qu'il me contacte بإذن الله سبحانه وتعالى. Et autre chose, un musulman tu as remarqué que tu as remarqué que attends d'ailleurs je vais jeter un coup d'œil sur le salon en Europe. Là, une seconde inchallah C'est juste pour le nombre, pour le nombre. Europe, Europe, Europe France, France. Non, 69. Chut. Non, en France. Ils sont 69. Ici, tout à l'heure, on était 200 et quelques. il veut pas aller là-bas. Ils veulent pas. Même quand on leur demande, ils ne veulent pas aller. Tu vois, tu sais pas, tu dis c'est adjib. Non. Moi, je comprends pourquoi ils ne veulent pas aller. Moi, je comprends. Ils disent, alhamdoulilah, nous, on a fait la hijra. On n'est plus en France. Maintenant, on est section Islam, Algérie, Blida. Ils sont ils la ronde Ils sont dans la ronde de Blida. Pas de France. Je crois que... Donc, un euh, puisqu'il veut pas aller dans le salon là-bas, il reste une seule chose. La prochaine fois, on va changer de salon. Moi, je vais mettre mon salon en Europe et toi, tu vas mettre ton salon en Islam. Parce que là-bas en Europe, maintenant, on va rire de nous. Pour dire chauffeur d'eau, ils sont seulement 60 ou 65. Comme et les autres salons, ils arrivent à 100, etc., on va, Inshallah Ta'ala, permuter. Moi, Inshallah Ta'ala, je vais mettre mon salon en Europe, et toi, tu vas mettre, Inshallah Ta'ala, ton salon ici. Taïb, pour... Donc, je redis à cette sœur qui dit que Allah Ta'ala, par exemple, est miséricordieux, et que nous, on est aussi miséricordieux. non Donc, la miséricorde Existe chez nous Existe chez Allah wa <coughs> Ça. Mais Celle d'Allah n'est pas comme la nôtre non. Celle d'Allah N'est pas comme la nôtre Comme Allah wa parle Et nous on parle non. Et Allah voit et nous on voit Lui il entend, nous on entend Lui il est vivant, nous on est vivant Lui il descend chaque nuit Et moi je descends de ma voiture Et je descends de ma monture Et je descends de mon immeuble Non. et c'est pas la même descente c'est pas la même vue, la même oui c'est pas la même vie c'est pas, non rien ne lui, ne lui ressemble rien de nous ne lui ressemble et rien de lui ne nous ressemble bi'illahi ta'ala et je dis à cette soeur, soeur qu'il faudrait que tu reviennes yani, euh, au dars yani, de la aqidah sur le site il y a beaucoup de dars dans la aqidah sur le site car on a fait tout ça avec beaucoup de détails tous les attributs d'Allah Ta'ala les plus connus on les a quoi on les a <coughs> expliqués dans des cours comme ça avec beaucoup de détails et beaucoup de délits beaucoup de délits une question, me demande si vous répondez au mail pas maintenant pas ces temps-ci ces temps-ci, je ne réponds pas au mail mais Inch'Allah Ta'ala prochainement bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala obda hada sa amin barakallahu fikoum pour edoua une personne a dit vous habitez ablida n'am ablida صح? ablida bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala mouslim tfaddal pour me dire qui la personne qui va venir inshallah ta'ala Abou qu'Allah ta'ala t'aime comme tu m'as aimé. Seif ça s'appelle Khazrona. Seif ça s'appelle Khazrona. C'est le, le, le début d'Ublida, Inch'Allah ta'ala. T'fadlal. Mouslim, t'fadlal. Naam, cher, deux choses, Inch'Allah. Il y a un frère qui, qui insiste, Inch'Allah, pour, pour la réponse que vous lui avez donnée. Si vous pouvez, Inch'Allah, avant, avant et demi, répondre. Le frère qui a trouvé la bague il dit « Mashallah, cher, je sais bien que dans les journaux algériens, on fait des annonces de ce genre, mais en France, c'est plutôt délicat. Même la police, ce n'est pas forcément une bonne idée. »« Allah ou Et il dit « Personne ne m'a dit de faire des affiches, mais j'ai jugé que c'était la meilleure solution. »« Allah ou alam. »« Voilà, cher, et pour le frère, c'est Abu Abdurrahman. » C'est lui qui va venir une char'cher une char là juste pour euh, juste pour vous dire que le chien vous enlelever les raids et est juste pour passer un salam, ou la faire des, des petites no ou là nous passer un salam, mais chez pour euh, faire un conseil ou là la répondre à des questions etc bar fait Fikoum. il est déjà minuit de mur on devait s'arrêter à minuit là la vous récompense' cher Non, pour la personne qui m'a qui m'a demandé non, pour la personne qui m'a demandé mes cassettes jeudi je dis que je n'ai pas mes cassettes mes enregistrements je les ai pas qui se trouvent sur le site inchallah taala ils se trouvent sur le site inchallah taala il arabi kadi ouhibuka fi Allah Jouledi ahabbak Allah alladhi hababtani fihi il a personne qui a parlé de de demain jeudi non demain inchallah taala avec Abdullah 15 vous pouvez trouver inchallah taala le salon je mettrai année comme option dans quel salon je suis et chers l'auditoire enregistrer vos réponses tu peux enregistrer mes réponses et bark lou fikoum jazakum lou khairan